Alice Moreno. Et à la une, cette attaque au couteau dans un bus en Allemagne, ça s'est passé cet après-midi dans la ville de Lübeck, dans le nord du pays. Selon les informations de notre correspondante Blandine 1100, une douzaine de personnes ont été légèrement blessées, deux gravement. L'auteur de l'attaque a été rapidement arrêté quelques minutes seulement après les faits. En France, Alexandre Benalla licencié par l'Elysée est placé en garde à vue le 1er mai. Il avait frappé un jeune manifestant au sol. Il portait un casque et un brassard de policier. Un gendarme qui l'accompagnait, Vincent Crase Et lui aussi gardé à vue, trois policiers sont quant à eux suspendus. et sont soupçonnés d'avoir transmis les images où l'on voit Alexandre Benalla commettre ces violences. Tariq Ramadan devra bien répondre des, accus des accusations de viol qui pèsent sur lui. L'intellectuel musulman avait demandé l'annulation de ses mises en examen. Demande rejetée aujourd'hui par les juges d'instruction. Vous êtes nombreux à prendre la route aujourd'hui pour rejoindre vos destinations de vacances. Bison Futé hisse le drapeau orange dans le sens des départs. Mathilde Bénézé, il y a plusieurs difficultés à signaler. Oui, ça se complique et on a surtout deux accidents en cours sur l'autoroute A6. Et vu la densité du trafic, les interventions entraînent des bouchons. En direction de Paris, à la hauteur du kilomètre 498, c'est une voiture et une caravane qui sont impliqués sur la voie de droite. En direction de Lyon, un autre accident entraîne à l'heure actuelle plus de 20 minutes de bouchons au nord de Chalon-sur-Saône. Grosse difficulté aussi sur l'A7 en direction du sud, il vous faudra deux fois plus de temps pour relier Valence à Montélimar, soit 40 minutes. Merci beaucoup Mathilde on fait le point avec vous sur les conditions de circulation dans une demi-heure. Le Tour de France, 13 ème étape, c'est tout de suite sur RTL. RTL, Tour de France 2018. Et on retrouve sur place Christian Olivier, les coureurs se sont élancés de bourdoisans à la mi-journée pour cette étape longue de 169 km. on les attend à Valence ce soir. Et il reste 65 km à parcourir, statu quo en tête de course, quatre hommes, avec le Néo-Zélandais Tom Scully, le Suisse Michael Scher, le Belge Thomas Degent, son compatriote de la formation Cofidis, Dimitri Claes qui possède une minute et deux secondes seulement d'avance sur le groupe peloton maillot jaune emmené, vous le savez, par Kiren Thomas Oum du Moulin ou encore Romain Bardet. Il est évident que c'est à C'est en train de diminuer Elle a compté jusqu'à 2 minutes à un moment donné Mais il n'y avait pas euh, péril dans la demeure Pour le peloton tant au classement général Que pour les sprinters Ou pour ce qu'il en reste du reste Car euh, les sprinters ils ont beaucoup renoncé abandonné, ne sont pas partis les jours précédents Et euh, certains auront donc d'autres euh, à tirer leur épingle du jeu Avec notamment on pense au français Arnaud Demar. Il y a quelques minutes également Aux environs euh, de la localité de, euh, euh, de la petite localité de Saint-Quentin sur hiver, aux environs en tous les cas de cette euh, localité dans le département de l'Isère, a pris euh, à, euh, place le Premier ministre Edouard Philippe euh, dans la voiture du directeur de la Société du Tour de France, Christian Prudhomme euh, qui va donc suivre les 65 euh, derniers kilomètres de cette étape euh, sur la moto RTL entre peloton et coureur échappé, Olivia Leray Oui exactement, on vient de voir passer la voiture du Premier ministre Edouard Philippe devant nous qui nous a rejoint à Saint-Romand nous sommes à 10 km de la Drôme et de la deuxième et dernière difficulté de cette étape tape la côte de Sainte-Eulalie en Royan une toute petite côte catégorie Sainte le peloton souffre énormément de la chaleur il fait 35 degrés euh, sans aucun vent, pas de grande manœuvre à vous signaler à part Arnaud démarre le sprinter de la Groupama FDJ qui appelle régulièrement son directeur sportif et c'est toujours d'ailleurs les équipes de sprinter Groupama FDJ et Boransgro qui mènent la cadence dans ces longues lignes droites bordées de noyers, puisque la noix est la spécialité de l'Isère Et si l'on veut être précis, c'est dans la localité de Saint-Romand dans, dans le département de l'Isère que le Premier ministre Edouard Philippe a donc pris place dans la voiture du directeur Christian Prudhomme. Voilà pour les dernières infos sportives et les à côté de ce Tour de France 2008. Toujours une minute d'avance pour les quatre coureurs échappés sur le peloton maillot jaune à 65 km de l'arrivée. Prochain rendez-vous RTL Tour de France à 16h. Merci Christian Olivier Olivier Leray. On vous retrouve régulièrement donc pour suivre cette 13e étape sur RTL. On retourne maintenant à Vichy pour suivre les courses avec vous, Dominique Cordier. Euh, rapport de la cinquième La victoire pour le 6 Il décoiffe 6,60€ 1,90€ Deuxième le 10 Medicia 3,50€ Troisième le 5 les Lady Rose 1,60€ C'est le 7 Caladinia Qui a pris la quatrième place Il a gagné Antoine Griezmann N'est pas venu sur les forums de Vichy Mais il a gagné Son cheval Tony Bosch, Qui portait le numéro 1 L'a emporté dans la sixième 3,60€ 1,40€ C'est la grande nouvelle de la journée Après ce feuilleton Qui nous a occupé euh, bah, Depuis le début de la semaine Deuxième le 4 Wireless 1,30€ euh, Troisième le 5 Maximum. Aurélius 2.20. C'est le 8 Baltique du qui a pris la quatrième place. On se retrouve, ma chère Olivia, pas vous, mais pendant les grossettes de l'été, sur le coup de 17h10. Mais le cheval d'Antoine Griezmann a gagné. C'est la bonne nouvelle. Il s'appelle Tornibush. Il faudra le suivre encore une fois. C'est sa quatrième victoire d'affilée. C'est pas mal. Merci Dominique. La météo, 19 départements sont toujours en vigilance orange aux orages en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie. Ils peuvent être accompagnés de grêle et de vents violents. Demain matin, ce sera globalement ensoleillé sur tout le pays, sauf sur le massif du Jura, où là encore des orages seront possibles. Les températures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 Excellent après-midi à l'écoute d'RTL, merci de nous avoir choisis. Pendant deux heures, du rire, de la bonne humeur, de la culture, et oui, puisque ce sont les grosses têtes de l'été, les meilleurs moments avec Laurent Ruquier. Allez, on repart en 2015, et vous allez voir, et c'est évident, Karim le Marchand faisait partie des grosses têtes ce jour-là, et elle est très très aimée du public. On va avoir du mal. Gérard aujourd'hui, je vous demande vraiment de me soutenir, Florian Gazan aussi, et vous aussi, Jean-Jacques Pépéroni, parce oui. que vraiment, <rire> tu vas prendre une pizza dans la gueule. <rire> <l 'air. rire> parce que bah, on là. Traîner, là, justement, on a nos trois reines. Qui, ah oui. Qui va enfin, il y en falloir deux. Ah ouais. oh, non, moi, je suis une princesse. Moi. Ouais. Ouais. Il y a que... deux vieilles reines et une princesse. Ouais, C'est <rire> plus des quatre fromages. <rire> C'est marrant. J'ai remarqué. <rire> que... Il y en a une des trois qui a des champignons. Hein Et une qui est un peu calzone. La... <rire> Mais quelle horreur, je vais vomir. il y a de la <rire> calzone aussi. Il y, y, y, ah, y a un truc que j'ai remarqué <rire> quand vous avez présenté, Karine Le Marchand était la plus applaudie. A mon avis, elle est venue avec une bétaillère. <rire> Mais c'est vrai que le public manifestement vous adore. Ah, oui. Oui, oui. Vous avez plus vu que les autres. Ah, oui. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de noirs en plus Il y a des noirs. Assez il y a plein, plein un noir. de noirs là-bas. Plein de là noirs là-bas. Monsieur J'ai jamais vu autant de noirs ici. <rire> il y a des quotas dans l'émission. C'est Claude Bartolone qui a fait le tri à l'entrée. <rire> <Oui. rire> oh, Isabelle Mergo a l'air particulièrement de bonne humeur aujourd'hui. Oui. Elle est oui. souriante. Je sais que c'est votre ami Gérard vous la connaissez depuis peut-être c'est même vous qui la connaissez depuis plus longtemps que tous les autres ici oui je l'ai connu il euh, y a longtemps ah, bon. c'est vrai en plus ça a très longtemps tu peux avoir l'air aimable oh, c'est toi qui me dis ça tiens <rire> non, il faut expliquer à nos auditeurs qu'Isabelle elle m'a pris ma place mais <rire> oui, j'ai rien pris alors peut-être que pour une fois tu seras drôle si tu mais... hérites un petit peu de moi mais, euh, voilà. mais moi euh, voilà, on m'a dit tu t'intéresses à tout ça c'est lui qui nous place Ouais, ouais, c'est ouais. pas vrai, c'est pas... un placier. <rire> Parfois, parfois vous êtes assis ici, parfois ouais. là. Mais jamais, jamais, je suis toujours soit là, exceptionnellement à votre droite. Oui. oui. C'est vrai que c'est vrai que là c'est mieux, c'est une place handicapée. Quoi. Ah, là, il, faut, <rire> il faut savoir pour les auditeurs qu'il y a donc Laurent au centre et de chaque côté il y a trois places. Laurent, oh, la dame à gauche. faut penser à bah, ce. On, à la la on est à la oh, radio. On est à la radio. Excuse-moi. on parle cône noir aussi pendant qu'on est là. Mais souvent à la radio les gens ont pas l'image. Ouais. Ouais. Ah, Et bon, donc, forcément, de que deux places à côté de Laurent. Oh, et donc, Mère quand est pas juste elle est juste à côté oh. de Laurent, elle, elle, fait la tête. Voilà, voilà. c'est tout. Généralement, elle arrive deux heures avant et elle met son sac sur le siège. <rire> ah, oui. Non mais Isabelle Mirgo Il n'y a pas de place. Regardez Gérard, il est volant, il est mobile et il dit rien. À Gérard, oui, je suis très mobile moi. <rire> ah, vous n'êtes jamais vraiment à la même place. Non, mais ça me plaît de changer. Mais oui, voilà. Se dit hier, mais moi, là. moi, ça fait oui, plus d'un an qu'il là. Bon alors ok alors disons que je suis toujours là maintenant. Ah non, non, ça c'est la place, la place la de, de Pierre Bénichou. Ouais. Mais pourquoi on ne change pas Bénichou d'ailleurs ah Non, non, Mais... faut pas exagérer, non, <rire> <Voilà>. <rire> Il faut qu'il soit près des il toilettes. Il est en train de te dire que t'as pas de place. Ouais, en fait. J'ai pas de place. Mais si... Non, parce que je... Alors, je vais vous dire, en fait. <rire> oui. Jean-Jacques Perroni est toujours à la même place. Oui, moi, j'ai l'impression de faire un peu la dame pipi. <rire> vous voyez Moi, je voudrais bien mettre petite pour mettre à la monnaie. Là. Parce que c'est la place, voilà, où il était. Voilà, c'est comme ça. C'est historique. C'est historique. Il oh, y, y aura une plaque bientôt. C'est voilà, c'est comme Bouvard. Christine Bravo, euh, je suis obligé de la mettre à côté de moi parce que je dois la surveiller. parce que quand elle Elle parle, elle, elle mange, elle bouffe, elle est fait. C'est un petit peu dur d'oreille. <rire> <Oui. rire> Faut que je la surveille. Oui. Karine Le marchand elle a un casque spécial hôtesse de l'air, ouais. qui, qui fait que on est obligé de prévoir l'endroit où il va être assise d'abord. Euh, ah, Vous auriez oui. pu prévoir ici. Hein. Mais non, mais on je a. déjà. Et déjà été... elle a un casque hôtesse de l'air Elle hein. Parce que sinon je parle pas dans le micro. Elle le pas de... ouais, pas bien. Parce qu'elle a la bouche tordue, c'est malformation. <rire> <'est une> <rire> parce que d'avoir un truc devant sa bouche, ça lui rappelle le travail. <rire> Hola, oh! <laughs> Oh dit non c'est la journée je des compliments, compliments. Des compliments. Deux, Oh là là, là, là C'est la fille Elle m'emmerde ces deux-là aujourd'hui <rire> là je sais pas. Moi d'abord je veux <arriver> plus de filles comme vous vois. Ah c'est vrai. Ouais, je peux être la seule nana. Okay. Même Galia. Oh euh, oui, non, ça va. Ah ça compte pour C'est entre les deux, C'est la reine de la nuit, alors tu imagines Tu imagines comme elle est efficace le matin Mais si tu parles à mangeant, je te jure ça va pas être possible.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 RTL Élémentaire. Bonjour, c'est Louis Bodin. Chaque samedi, je vous propose de découvrir notre planète depuis les entrailles de la Terre jusqu'à la stratosphère. Élémentaire. Demain, l'océanographe François Sarano sera mon invité pour évoquer les profondeurs marines. Élémentaire. Demain, 13h, 14h avec Louis Bodin sur RTL. Louis Baudin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 Y résisterez-vous À partir du 1er juillet, tous les vendredis et dimanches soirs, c'est le Summer of Lovers sur Arte. Rendez-vous ce soir à 23h15 avec le documentaire Prince, Sexy Motherfucker, suivi de son concert Sign of the Times. À voir sur Arte et à revoir sur Arte.tv. Arte, ouverture permanente. Avec RTL. Excellent après-midi à l'écoute d'RTL Merci de nous écouter, vous avez fait le bon choix Parce que c'est du rire, c'est de la bonne humeur Et ce sont les meilleurs moments des grosses têtes Les grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier Jusqu'à 18h RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes Michel est au téléphone, bonjour Michel Bonjour, bonjour Laurent Vous nous appelez depuis le Kremlin Bicêtre Tout à fait Dans Val-de-Marne oui. Et vous avez choisi d'affronter les grosses têtes Pour <rire> partir le temps d'un week-end à l'hôtel Mont-Blanc Magnifique maison et hôtel Si oui, chic Mais l'élégante Vous attend son art de vivre et son hôtel Mont-Blanc Michel, vous êtes à la retraite je crois Oui c'est ça Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être à la retraite Oh, J'étais dans, dans un laboratoire euh, photo, d'imprimerie et autres. Très bien, et aujourd'hui, vous continuez à faire de la photo ou vous en avez eu marre euh, J'en ai eu marre. Vous en avez eu marre Oui, ouais, j'en ai eu marre. Aujourd'hui, vous écoutez plutôt les grosses têtes, en fait. Je ne fais que ça depuis des années. Ah, ah ouais, ouais, ouais, feignasse. <rire> <rire> oh là là. Et vous avez des chouchous, non, des préférés clair. Oh, j oh non, j'aime un peu tout le monde, euh, j'aime beaucoup euh, Caroline Diamant, ah, ouais. euh, j'aime beaucoup les femmes surtout. Ah, ah, bah ah. voilà, aujourd'hui j'ai Marcella Yakoub sous la main. Je et... l'adore, ah, je suis venue vous voir il n'y a pas très longtemps, je l'adore. Ah c'est vrai, vous êtes venu au studio RTL Ah oui, je viens, dès que je peux, je viens, oui. Ah bah, écoutez, c'est sympathique, alors on va peut-être vous faire gagner, qui s'aimait pour ça faut ah. quand même répondre à une question. – Oui, allez-y. Ah – wow. oui, Tiens, je vais me gêner. – Faites pas de boulot, M. le alors… – oui, qui... oui, mais vous me, laissez, vous me laissez, parce que Christophe et tout ça, ils sont très forts, alors… Euh, – Qui a été élu hier, avec 93,4% des suffrages C'est un score, quand même, qu'on retient, Jean-Jacques Perroni semble le savoir, Michel. – C'est politique ouais. ou autre ?– Oh là là là là là, là. !– oh là euh, là là oui. Politique, voilà. pas 100%, je vois qui C'est pas de politique Pas tout à fait. lié à la politique Mais c'est lié même. à la politique, mais pas tout à fait quand même. C'est quelqu'un qui a l'air très viril. Oui, alors attention, si on a la réponse, on la donne mais dans pas son quelques secondes. Je n'ai pas son nom, je sais juste qu'il a une moustache. Mais on lui laisse encore trois ah, secondes. Ah, c'est le, le, le patron de la CGT. Et il s'appelle euh, Fernandez, non oh Fernandez, oh Fernandez. Non, mais Fernandez. Ça ressemble. Tapez vite sur Internet. Oui, oui, oui, j'y vais. <rire> il s'appelle Philette Martinez. Oh ok ouais. J'ai entendu quelqu'un vous souffler à la maison, vous avez gagné de toute façon mais qui vous a soufflé oh, C'est mon ami Cathy. Ah, ah, Cathy, Cathy, bravo, <rire> bravo Cathy, c'est elle qui va partir avec vous. Oui, bien sûr. On t'as vu vous... ça devant elle, elle est obligée de l'amener. Bah oui, ah. elle obligé de l'amener. C'est oui. chiant, alors, cette Cathy. Bah, je... <rire> elle... Non, mais... elle a toujours euh... fait ça, Cathy. Elle reste derrière moi, et chaque fois que j'ai une embellie, elle vient avec moi. <rire> et, <rire> et quand il m'arrive des trucs que j'aime pas, alors là, madame a la grippe. <rire> ah non, cette je Cathy, Crève, Cathy mais, mais, mais... Oui, chérie d'amour. Elle vous plairait pas, de toute façon. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Mais pourquoi Parce que je vois bien les femmes que vous regardez dans l'Assemblée. Ah oui, ah, n'oublie pas que madame est venue. Ah, oui. et elle est venue, il voit, il Vu, <rire> ton euh, regard lubrique euh, et, et Pierre, a... et... Et Pierre Bénichoux a tenté de vous draguer, madame Oh non, non, non, il risque pas. Pourquoi non, non, pas de ce soit. Ma belle, mais je suis un peu trop vieille. Ah okay. Et regarde surtout les minettes devant qui ont les jambes écartées. Un <rire> ah C'est ça. C'est vrai madame, ah, c'est pas ce qui manque. Et d'ailleurs, il y a eu un mouvement. Il y a eu un mouvement de refermage de jambes. Quand vous avez dit ça, c'est vrai, en vous ne pouvez ça. pas imaginer. Mais c'est vrai, ils ont toutes les jambes croisées au premier rang Même les fou. mecs ont recroisé <rire> leurs jambes. Même nous. Michel faites attention quand même à ce que vous dites. Oh, ah, ouais, moi je me mets jamais du côté gauche, hein. je me mets du côté droit. <rire> Il y, y, y a moins de risques oui. côté gauche parce que Pierre Bénichot est, est côté droit, c'est oui, ça. Ah oui, il faut que je passe comme ça. Oh, non, c'est pas mal le côté droit aussi. Il y en a des belles, regarde-les. A... Moi j'adore celle qui ont des lunettes. <rire> immédiatement, tout le monde... <rire> tout le monde enlève ses lunettes, oui. Oh, oui es tu... très ah, drôle. Ah là. Eh voilà, vous voyez Pierre, vous avez un compliment en plus de la part de Michel ouais. qui vous trouve très drôle. On gardera pas, votre ouais. téléphone en antenne, Michel. Voilà. Ouais, euh, si jamais je peux t'appeler. Ouais. <rire> Et, et, et on peut louer Pierre Benichou pour les noces et banquets, communion, oui. euh, bar mitzvah, tout, tout. Je fais, je fais tous les accents. Et, et il fait même et, les animaux. À une certaine heure, il peut même faire les animaux. Non, les animaux, je ne sais plus. Le chien ouais. même En, en tout, tout cas, ouais, vous... ouais, ouais, ouais. <rire> en tout cas, oh non, non, bah... vous allez en tout cas, partir à Mosjèv, Michel. Oh, c'est super, super. Je suis vraiment content. Ah, avec oui, Cathy, ah. avec ah. qui vous voulez, le temps d'un week-end. En En tout cas, vous pourrez vous détendre dans ce ouais, magnifique ouais, ouais. hôtel. On vous souhaite un joli séjour et on vous fait. embrasse. Bon. Bien, merci Madame Merkel. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent.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 Elle dans le soir, la faiblesse des hommes. Elle sait que la seule chose qui tourne sur Terre, c'est leur robe légère. On en fait beaucoup, se pencher, d'ordre son cou, pour voir l'infortune à quoi nos vies se résument, pour voir.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 Qu'elles veulent pas, qu'on regarde leurs giboles, les garçons s'affolent de ça. Alors faut que ça tombe, les hommes bien les ballons, les bières, les Khmer rouges, le moindre chevreuil qui bouge, fanfare bleu blanc rage, verre de rouge et vert de rage. L'honneur des milices Tu seras un homme, mon fils Elle a Sur leurs escabeaux En l'air regard implorant Et ne comprenant pas tout Elle, dans le grave La faiblesse des hommes Elle savent Que la seule chose qui tourne sur terre C'est leur robe légère, rétine et pupille, les garçons, ont les yeux qui brillent, pour un jeu de dupes voir sous les jus des filles, et la vie tout entière, tout entière, absorbée par cette affaire, pas ce jeu de dupes, voir sous les jus des filles. C'est bien ça pour un titre pour les vacances sous les jupes des filles. Alain Souchon à l'instant sur RTL. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. Long. Bonjour, c'est Georges Lang. Je vous souhaite le very best pour la période estivale. Si vous êtes au soleil, enjoy, sinon cool. La vie est belle en été, avec ou sans soleil sur RTL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 la voiture bah c'est super Pendant les jours Tip Top, Fiat offre jusqu'à 6000 euros de remise sur Tipo. Top Et un taux de crédit exceptionnel. Ah bah, Tip Top Comme la nouvelle série spéciale à partir de 10 990 euros. En plus de l'écran tactile, la garantie 3 ans et de belles jantes, elle a le radar de recul. Ça peut servir Oui, ça va. Les 20 et 21 juillet, profitez d'offres exceptionnelles sur Fiat Tipo lors des jours Tip Top. Offre valable sur Fiat Tipo en stock. Série spéciale, offre sous condition de reprise pour Tipo Berlin Tip Top 1,4 litre. Détail sur Fiat.fr. Fiat, .fr. fiat. Et jusqu'à 18h sur RTL, les grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier. Les meilleurs moments, retour le 22 janvier 2015. Vous allez entre autres reconnaître Karine Lemarchand, Titoff et il y avait également Jean-Pierre Coff. Il y a 40 ans, toute la presse notait ce menu. Salade de cresson, bar, côte de bœuf et sa jardinière de légumes, fromage et charlotte aux fraises. De quel menu s'agissait-il À l'Elysée. À l'Elysée, justement, non. À Matignon. À Matignon, non. Plus. À la Maison Blanche. Non. À en... Place Beauvau. Non. En France. À... En... Est-ce que c'était en... en France Bukin... C'était en France. un euh... mariage. Un mariage, non. Euh... Est-ce que c'est euh... l'accession attendez. Je non. dois dire que vous avez frôlé la bonne réponse. Oui, on a frôlé la bonne en réponse. l'Elysée. Au moment de l'Elysée, c'est un président. C'est la rencontre entre deux présidents. Oui. Et c'était le call. menu, le menu entre. Alors oui. attendez, en soixante que Giscard, je pas de connaître. La reine d'Angleterre. C'est Giscard. Giscard en soixante Pas du tout. c'est Giscard tout. Ça, ça a été servi sur la Tour Eiffel. C'est Giscard ou pas Giscard C'est Giscard. C'est Giscard. C'est Giscard. Giscard. Giscard. Et, donc Giscard, Giscard a, a, a, a mangé ce repas. Oui. Ok. Avec quelqu'un. Oui. Ah, oui, elle elle elle tout seul. Helmut, Schröder. Helmut Schröder Non, ah, okay. Barbette peut-être ah, oui. peut Barbet. Il n'a jamais existé Il Helmut Schröder C'est où Helmut, Helmut, Helmut Schmidt ou, ou Gerhard Schroder? Oh, oh, attendez. Salade de cresson Et non pas de pissenlit hein. Mmh. Salade de cresson, bar Côte de bœuf, jardinière de légumes Fromage et charlotte aux fraises okay. Avec une crème anglaise okay. Okay. Seigneur, la de Quoi qu'il arrive, ça a un rapport avec l'Allemagne parce que Pas du tout Un... Il recevait un autre chef d'État Mais pas que... du tout Faut que ah. je fasse comme Jean-Pierre Coff vous contredire Même quand c'est écrit C'est quand le texte. il a dîné non. chez les gens pas... Quand il pas... a dîné ah. chez les gens Giscard ah, la... oui. chez, les... Chez, les... Chez, les... chez les anonymes C'est la première fois que Giscard Allait dîner chez les Français mm. Et c'est aussi la première bonne réponse De Christophe ouais. de Chaval. Pas du tout, pas du tout. On te souhaite la bienvenue. Mais je suis, je suis très content. Le dîner que des Français lui ont servi, les premiers Français. On soupçonne que c'était quand même pas totalement improvisé. Oh, pas tout, non, non pas du tout. qui avait fait le menu. La famille s'appelait la famille Cuccarini. Et euh, le maître de maison était artisan encadreur à Paris, et il avait d'ailleurs fourni à Giscard toutes sortes de cadres pour sa collection personnelle. Donc en fait, alors qu'il pouvait pas l'encadrer, <rire> en fait il le connaissait un peu quoi quand même. Ah oui, c'est un repas qui a été fait par l'Élysée livré en, en, en douce. Ah oui, vous pensez? Bien sûr, il y avait de la barbe de Capucin. Ouais. Giscard allait pour la première fois chez l'habitant dîner, et après il l'a fait, paraît-il, assez régulièrement. En tout cas, la première fois, c'était bien le 22 janvier 1975. François Hollande, lui, il invite à l'Elysée, il a repris la tradition, mais à l'envers, en fait. Oui, mais c'est pas plus mal, je trouve, parce qu'au moins ce pas triché tricher, si c'est servi par l'Elysée dans les familles. Vous faites déjà, vous, allez déjeuner ou dîner à l'Elysée, Jean-Pierre Oui, oh, il y a longtemps. Oui. Ah, c'est vrai. J'aimerais oui. bien y aller. Il avait des cheveux à l'époque. <rire> non mais racontez. Moi aussi j'aimerais bien voir. Faudrait qu'il nous invite. Des grosses, grosses têtes. Tiens. Ouais. C'était très peu de temps après que Michel Drucker ait reçu euh, Madame Chirac euh, aux grosses, enfin, aux grosses têtes, quelque chose que je raconte <rire> dans Vivement Dimanche. Ouais. Et on a été reçu euh, à l'Elysée, un déjeuner très. Euh, Très formel, très conventionnel. Oh. Non, plutôt drôle parce qu'à un moment donné, le président euh, qui n'arrêtait pas de caresser Chirac, la cuisse non. de de François coquet alors que Bernadette le voyait évidemment. Oh. Euh, oh. On sentait qu'il y avait une tension là. Dans, euh, dans, le six, dans sa culotte, dans <rire> <la> cuisse, <Françoise rire> était, faisait un drôle d'effet. Et puis à un moment donné, euh, le président n'étant plus à demander à ce qu'on ait cherché de son chien. alors il y a immédiatement. Il avait vraiment envie de baiser. <rire> un Quand j'ai vu que François Hollande avait invité Jo Star, donc les voyous avaient euh, tableau ouverte à l'Elysée, j'ai postulé, j'ai envoyé un tweet pour postuler. Je veux qu'on m'invite à l'Élysée. Vous veux... aussi. Oui, je veux être reçu. Il y a pas de. Si le niveau c'est Jo Star, je veux y aller. Voilà. <rire> c'est vrai. On pourrait... Et j'attends une réponse. J'espère favorable, mais je veux euh, d'oberger aux frais de la princesse. Allez-y, le Marchand a envie d'y aller. Là manifestement ouais, et je pense beau, je pense que Karine vous avez vos chances pour ah oui, ah, oui. Ah, oui. Oh, bah, vous pourriez être première dame ça serait génial ah, certainement pas ah, ah si, ah, oui. ah, si. Ah, si. Ah. très joli première oh, bah, dame. tu pourrais faire ça, ça pour nous super. quand même ah, ah, ouais. oh, le si, comme ça une petite teinture pour la France une petite teinture si tu éponges le petit tu nous fais sauter nos prunes quand même ah non je pourrais pas même sous je pourrais pas on n'est pas prêt d'être invité après ça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 Nouveau, c'est Edwards Smoky, légèrement tourbé, intensément écossé. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Champion du monde Et vous n'avez pas fini de rêver grâce à But. écoutez ça Ce week-end seulement, But vous offre 50 euros en bon d'achat, à partir de 250 euros d'achat. Oui, 50 euros offerts But, des prix et des idées tous les jours. Voir conditions en magasin et sur but.fr. Lidl partenaire de l'équipe Quick-Step pour les produits frais. Allô Allô Je veux pas me faire l'avocat du diable, mais... Mais quoi encore ah, C'est Lidl. Aujourd'hui et demain, ils font le filet de 3 avocats à 99 centimes. 99 centimes, le filet de 3 avocats chez Lidl Mais c'est pas vrai. Mais tu mens. Tu m'entends, tu mens bah, La vérité, si je mens, hein, ça fait 33 centimes l'avocat. Tu sais quoi L'avocat à ce prix-là, il a plus de justice. Alors là, j'avoue, le verdict est sans appel, oui. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Origine Afrique du Sud, Pérou, Kenya. RTL Tour de France 2018 Et on fait un point avec Olivia Lauret sur la moto RTL pour cette 13 treizième étape Bourdoise Valence, Olivia Jean 869 500 km 500 à parcourir, bienvenue dans la Drôme entre champs de Tournesol et Vercors on approche du kilomètre 125 Passer Saint-Nazaire en royant la situation de course. Peloton en train de, de rattraper les quatre hommes de tête. 45 secondes d'écart désormais entre Thomas de Rennes, Tom Scully et leurs deux compagnons d'échappée. Avec le peloton, la moto fraîcheur est régulièrement appelée à l'échapper puisqu'il fait chaud, très chaud dans la drôme, 35 degrés. On rappelle que depuis quelques kilomètres, le Premier ministre Edouard Philippe suit la course dans la voiture du directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. 40 km à parcourir encore. Prochain point sur la course à 17h. A tout à l'heure. Et retour avec les grosses têtes du rire jusqu'à 18 h Ce sont les grosses têtes de l'été, les meilleurs moments. Et écoutez, ces retrouvailles entre Christine Bravo et Thierry Ardisson. Il y a longtemps que vous n'avez pas vu Christine Bravo, j'imagine. Elle oui, m'a engueulé en arrivant. Ça vous fait plaisir ah ouais, Fait plaisir. J'ai retrouvé telle que je l'avais quittée. Là, <rire> euh, j'étais assis, elle se jette sur moi, ne fume pas de cigarette. Je me dis, ça va. Non. Pourquoi il m'a dit pourquoi Il m'a dit tout va sonner dans la maison. J'ai dit bah, ça, oui. fera un... ça fera un événement. Il m'a dit ça sera l'attentat le moins cher du monde. Bah, tu fumes un club Tu mets tout le monde au ah, Non, c'est vrai qu'on doit fumer près de la porte. Non, non, on ne doit pas fumer dans RTL. Déjà, il ne faut pas fumer, je pense. Quelle oui, époque Je suis arrivé tout à l'heure. Les deux grands vous étiez en train de fumer. Mais non, non, pas du tout. Moi, je ne fume pas. Fuit. Non, non, non. non, non on était en train de parler auprès de la porte. Voilà. Puisqu'on était sent, on s'est senti un peu à pas. Parce qu'il y avait tous les mecs dans un coin, et nous deux, on était des côtés, c'était, oh, on n'a pas compris. Bah oui, on s'interrogeait sur les tarifs. <rire> <rire> <rire> Allez, il est temps de passer à une citation pour Madame Clémence Dumont, qui habite Paris 20 e qui a dit « Qu'est-ce qui coûte plus cher qu'une femme Une ex-femme. Ah. » Ah oui eh. Eddie Barclay Non <rire> C'est quelqu'un qu'on n'attend pas là et qu'on n'a jamais, ah. je dois dire, euh, cité euh, dans ces fameuses citations. C'est pas, pas, pas la peine de dire sa Littri si je comprends ah bien. Ce n'est pas Sacha c'est quelqu'un qui a une vie multiconjugale. Exact. Qu'est-ce qui coûte plus cher qu'une femme Une ex-femme. Un c'est une phrase d'ailleurs qu'il a prononcée sur France Bleu en 2009. Ah, c'est un français donc. C'est un français. Il est vivant Il est vivant. Et il est Drôle. vieux Il est, il, est, il est, vieux. Je crois qu'il n'aimerait pas qu'on dise qu'il est vieux, mais enfin, il n'est pas tout jeune. C'est Benisou. -ce <rire> non mais Pierre, Pierre n'a pas, n'a pas d'ex-femme. Il n'a pas, pas de badage. Et, et là, attention, il est né en 47. Il est quand même un peu plus jeune que. que, que oh, genre, la vache. Qu il n'est pas vieux qu il, il, qu il a, a que, tu... que six ans plus que moi. Vous voyez, il est écrivain. Écrivain. Alors non, on peut pas dire. Mais il a écrit. Euh, pas a tout à fait, non. Auteur. Auteur à sa façon. Chanteur Chanteur. Ah. Donc auteur de chansons. Non, alors, ça dépend ce que vous appelez. Ah, il chante auteur. improvisé. Il interprète. Que interprète Non. Il, il est... écrit pour d'autres. Non. Il compose. Il compose. Il est ouais. plus compositeur. Est compositeur. Voilà, voilà, Julien ouais. Claire. Et c'est Julien Claire. Bonne ouais. réponse de Christine Bravo. Et eh oui, c'est Julien Claire. Et vous savez que j'ai trouvé cette citation dans un petit livre qui s'appelle Les perles des chanteuses et des chanteurs français. C'est Fabien Lecoeuvre. Tout ah le monde bah, connaît ah, Fabien Lecoeuvre, le, le fossoyeur. Il suffit d'être allé à un enterrement pour l'avoir croisé. Et, <rire> et c'est vrai qu'il <rire> connaît bien les chanteurs et les chanteuses. Et il a donc recueilli toutes les phrases comme ça, assez amusantes, des chanteurs. Par exemple, j'en ai une. Alors maintenant, vous allez savoir que c'est une chanteuse qui l'a prononcé cette phrase, mais elle est assez jolie. Retrouvez la chanteuse qui a dit, je pense que les hommes ne quittent pas leurs femmes parce que tout simplement, ils savent pas faire une valide. Ouais. C'est une chanteuse C'est assez joli C'est une chanteuse, chanteuse. Euh... Lynn Renault? Non, mais presque Ah, de ce genre-là Quoi bah, presque Ligne Ligne Renaud Presque line Renault, sa concurrente Zizi jean Non Annie Cordy Annie Cordy, la réponse La concurrente Ah, ah oui, c'est la Annie Cordy, c'est la concurrente de Line Renault. Ah bah oui, à la grande époque, c'était la ah concurrente oui, de oui. Line Renault. Toutes les deux, elles descendaient les marches, que ce ouais. soit au casino de Paris, ah, Paris au Moulin Rouge ou ailleurs. Ça, je pas elles vrai. Étaient, ah bah elles étaient des meneuses de revue ouais. l'une et l'autre, l'une et l'autre venant du nord euh, de la France. Et je ne suis pas certain que si vous parlez à Annie Cordy de Line Renault et Lycée de Versailles, ce soient les meilleurs amis du monde. Ah ouais. <rire> Quittons les chanteuses pour une citation évidemment plus littéraire, celle-là, qui concerne la presse. Vous êtes tous intéressés évidemment par les journaux est ce qui s'y écrit. Vous aimerez donc forcément cette phrase. Et ce sera une citation qui vaudra peut-être 300 euros à M. Nicolas Beau, qui habite Givisier en Suisse, qui a dit « La presse a quelques ressemblances avec ce coq qui croyait que sans son cocorico, le soleil ne se leverait pas. Yves » Yves Lecoq Non, euh, c'est euh, joli quand même. C'est un journaliste. Est-ce que vous l'avez compris oui, oui, oui. euh, non, non, non, pas, pas vous, tout, Christine. Moi. Bah, si, moi pas tout. Ah, vais... C'est-à-dire la, la presse. Et comme le coq. Elle, elle croit qu'elle est, elle est à l'origine du monde. Quoi. Elle est Toute ah, puissante. Bravo, et je vous la refais la phrase. La presse a quelques ouais. ressemblances avec ce coq qui croyait que sans son cocorico, le soleil ne se ah, lèverait pas. Ouais. Edmond Edmond Rostand. Edmond Rostand. Non, c'est un journaliste. C'est alors on peut dire oui qu'il était aussi journaliste. Il est mort. Écrivain français, académicien, romancier. Vialat Vialat, non. C'est pas loin Journaliste, critique, le, poète. Le concurrent de Vialat euh, euh, Non. Félicia <rire> Marceau Non. Quel siècle va oh euh, vraiment 20e, 20e, 20e. siècle Aïe. même s'il est né à la fin du 19e il était né en 1885 ah, même mais il est mort en 70 il avait 84 ans quand il est mortu. alors académicien ah. 1970 il a écrit un grand roman ah il a écrit plusieurs grands Une saga. romans mais pas seulement des romans d'ailleurs Des il, pièces de théâtre. il est connu pour d'autres choses des pièces il, de il, a été, il a été directeur de publication directeur non créateur de journal créateur non, non. non. lecteur de journal non mais <rire> il était lu en tout cas énormément lu journal. Jean-Georges -Jean Non, Kessel non. Il faisait des, des éditos euh, Des éditos, on n'appelait pas ça comme ça. Des billets Des chroniques, on appelle oh, ça. ça des, des... des chroniques, on peut des dire. Des pamphlets Des pamphlets, pas tout, pas tout à fait, mais oui, aussi. Prix Nobel de littérature en 1952. Ouais, voilà, Est mort en, en 70 En 70, à 84 ans. Roger Martin oui. Dugard Ah, quand c'est pas Annie Cordy ou Dino Renault hein <rire> Didier Barbolivien Non. <rire> François Mauriac François ah, Mauriac ouais, Bonne ouais, réponse ouais, Pierre Ménichou, de Pierre Ménisou. Bravo Pierre RTL Radio Guidage. La route des vacances, zéro tracas c'est avec MMA Et vous êtes peut-être sur la route des vacances on va faire un point, on va voir comment ça circule, ça se complique hein, Mathilde Bénézé Oui, surtout sur la 6, où la circulation est très perturbée en cause plusieurs accidents, un premier en direction du sud, accident qui a lieu à la hauteur d'Avalon avec 6 km de bouchons aux abords du kilomètre 218 un petit peu plus au sud, une autre difficulté au nord de Chalon deux voitures accidentées sur la voie d'urgence les automobilistes roulent au pas pendant plus de 20 minutes, on rajoute aura aussi un autre bouchon qui s'est formé cette fois en direction de Paris, juste après la barrière de péage de Lima, kilomètre 421. La voie de droite a été neutralisée par les services de sécurité et cette fois, ce sont près de 7 km d'embouteillage qui vous attendent. Prudence également dans le sud-est. 18 départements ont été placés en vigilance orange pour risque d'orage. N'oubliez donc pas de bien respecter les distances de sécurité. On se retrouve pour un prochain radio-guidage à 17h. C'est l'heure de la pause. Je sais, vous êtes impatient patient d les vacances, c'est sacré. Mais je sais aussi que vous venez de bailler et que vos yeux vous piquent. Parce que la somnolence est la première cause d'accidents mortels sur l'autoroute, MMA vous recommande de faire des pauses toutes les deux heures et dès les premiers signes de somnolence. D'autres conseils sur zérotraca.mma RTL, radio guidage que c'est bon ça Prince et sa danse dans les studios RTL. Et sachez que vous pouvez retrouver ce soir dans le cadre de Summer of Lovers, en partenariat avec RTL évidemment, le documentaire sur Prince, Sexy Motherfucker, à 23h15 sur Arte, suivi du mythique concert Sign of the Times, Prince, au sommet de son art en 87. Retour des grosses têtes, vous savez, ce sont les grosses têtes de l'été, les meilleurs moments depuis l'arrivée de Laurent Ruquier sur RTL. C'était en 2014, écoutez cet extrait de cette émission. Le lundi 8 septembre 2014, il y avait autour de Laurent Ruquier Bernard Mabille, Philippe Gueluc, Isabelle Mergaud, Pierre Bénichoux, Marcella Yacoub et Jean-Jacques Perroni. Dans la presse, on nous parlait hier des noces de canard de Paul Véronèse, la plus grande toile du Louvre. Mais que peu de gens voient, pour quelles raison Ah, elle est, est, est aux oubliettes, elle est en dessous. Non, justement. Non. Elle est retournée. Elle est peinte à même le mur. Non. non. non. <rire> et on a remis une couche par erreur. Non. Pour on la protéger. Euh, elle, Parce est la station, elle est dans la station et dans la station de métro. Non. non Parce qu'elle est roulée non, non, et on n'arrive pas à la dérouler. Parce que le public n'a pas envie de la regarder. Ah ah. On se rapproche. Elle est en cours ah. de restauration. Marchela. En ah, de restauration. Les noces de cana. Restauration. Restauration. On se rapproche. Marchela touche du doigt les noces de cana. Ah parce qu'il y a un, si, un imbécile qui est allé peindre un truc dessus Il a peint Donald Duck et, et il a appelé ça les noces de canard Non, non Et est au dernier étage les gens vont non. pas jusque là-haut Non non Non mais on se rapproche On se rapproche Elle est seule dans une salle Deuxième bonne question de Marcella. Est-ce que oh, cette toile... On la réponse Parce que moi aussi, je peux en poser la question. <rire> Est-ce que cette toile est seule dans une salle Oui. Non. Non. Mais c'était une bonne question, néanmoins. Elle est dans une salle, la salle de la Joconde, par exemple, et les gens ne regardent que la Joconde. Bonne réponse Évidemment, ah, les ben, noces là, de Cana sont face à la Joconde. Ah, là, là, là, là, là. Alors, tous les gens arrivent dans la salle, ils regardent la Joconde, ils la photographient et ils repartent. Ah, Évidemment. Y a, en fait, il n'y a qu'une personne qui voit les noces de Cana, c'est la Joconde elle-même. <rire> Quand elle arrive elle <rire> à distinguer <rire> les noces, parce qu'avec ah, ouais. le nombre de gens qui sont devant elle, la pauvre Joconde... Ah, Est-ce oui, qu'ils vont klaxonner pendant les noces de Cana <rire> <rire> <rire> Je, je crois que dans cet article, on disait aussi que les gens regardaient mais ne voyaient pas la Joconde, que c'était euh, en fait que les gens allaient mais en fait ils ne la voyaient pas. On voit surtout ah la bon. nuque du type qui est devant oui, soi. Oui c'est ça. Non, si vous avez lu l'article, pourquoi vous n'avez pas donné la réponse, Marcella Parce que je ne me souvenais pas du tout en fait. Ah bah que... oui mais il faut euh... se souvenir, c'est ça le problème. <rire> Revenez dans un an, <rire> vous serez peut-être fini. <rire> Il ah, faut qu'on la prenne en formation, hein, Marcella. Elle lit l'article. Elle voit que la joconde est en ouais. face à les noces de canard. Je lui demande pourquoi on voit ouais. pas les noces de Cana et elle ne me répond pas c'est parce que c'est face à non, la joconde. C'est <rire> la discrétion, elle balance pas. C'est vrai, c'est curieux, ça, que vous ne répondiez pas aux questions, Marcella, avec votre culture, avec votre savoir. Parce que j'ai un petit un petit problème avec les noms propres. En fait. Non Ah ah, vous ouais. connaissiez pas Monsieur Cana <rire> <rire> Mais non, c'est Véroneuse, Bernard. Je vous ai dit que c'était ah Véronese. Oui, mais Monsieur Cana, oui. il s'est bien marié avec quelqu'un. Il a raison. Ah, alors, ce qui avec... Est... avec Madame Vessé. Avec vous, Carine Vécé. Qu'est-ce qu'il attendait Ah oui, oui. Jingle, un bon mot. Jingle. Nous allons avoir le bon mot d'Isabelle Mergo. <rire> Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle Il fait bien rire, on a. <rire> Et <rire> qu'est-ce qui lui arrive On se marre au canard Maracana, maracana. Ouais. Là, On se marre au canard La maracana non, euh... Voilà, oh, bah, écoutez ouais, Voilà, j'ai je... voilà. craqué, j'ai craqué <rire> Vous avez une intellectuelle à votre gauche Et puis, une, une moins intellectuelle à votre droite. Voilà, c'est Faut faire quelque chose pour ah, elle, Marcella. Comment, bah écoutez, comme... en tout cas, moi, j'ai bien ri. <rire> ah, ça, je vois, je vois. Les gens sont impressionnés de voir la Joconde en vrai. Hein. Ils pensent tous que le tableau était plus grand. Il oh, y a quelqu'un qui dit, c'est assez rigolo, hein, le papier du jus, Ah, c'est comme le mannequin de c'est plus petit que ce qu'on imagine. Vous voyez moins humide. <rire> Il y a quand même un gardien du musée qui dit « La Joconde est magnifique, mais la plupart des personnes qui viennent ne prennent même pas 10 secondes pour la regarder. Ils viennent ah oui. juste faire une photo et ils repartent aussi vite. » Vous vous rendez compte Un peu c'est triste, ça. Puis c'est un peu surfait, son histoire de sourire. Ah oui ouais. Ouais. Ah. Moi, je préfère la vache <rire> Au niveau sourire, c'est vrai <rire> ne pouvez pas comparer la vache qui à et la joconde non, monsieur Péroni on, on, parle ah, on parle sourire on parle sourire je dis la vache qui rit, moi non non non non, la, la, est non, non, non. Ouais, ouais, Péroni tu sais que vous êtes mon idole mais <rire> là, non. Vous êtes, là vous allez trop loin la vache qui qui a été dessinée par un grand artiste de la, ah, des premiers de on la bande dessinée Benjamin Rabier Benjamin Rabier ah, oui. exactement et, et je suis d'accord avec, avec Jean-Jacques la vache qui c'est un sourire franc franc voilà chez la joconde ce qui est génial c'est ce sourire énigmatique. on ne sait C'est MIFIC MIS, oui. plutôt sain que figue, tu vois. Et tu le sens la perverse. Oui, la perverse. voilà. Mais voilà. c'était peut-être une sandande, la Joconde oh. allait savoir. Est-ce <rire> qu'on <rire>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 Aujourd'hui, pour les 120 ans de casino, votre géant vous offre 120% de remise sur la deuxième bouteille de champagne Aidsic. Ça, c'est une offre jamais vue. Et découvrez en magasin une sélection de produits à moins 120% sur le deuxième. Les prix bas, c'est... Jusqu'au 29 juillet, bouteille de 75 centilitres vendue 29,95€. Remise de 120% sur la deuxième sous forme d'un bon d'achat de 35,94€. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Excellent après-midi à l'écoute d'RTL, c'est vendredi, le week-end pour vous peut-être, ou alors les vacances, départ en vacances, vous en avez de la chance. Bon et puis si vous revenez des vacances ce week-end, on est avec vous, on a dû rire jusqu'à 18h, c'est le meilleur programme qui soit. Vous avez fait le bon choix en restant sur RTL, les grosses têtes de l'été. Le meilleur, non pas depuis un mois, depuis deux ans, depuis trois ans, mais depuis quatre ans parce que Laurent Ruquier est sur RTL depuis quatre ans. Une question pour Virginie Donada, qui habite le Pèlerin en Loire-Atlantique. Question qui nous permettra d'avoir Monsieur Alain Ray au téléphone dans un instant. Vous connaissez ce spécialiste de la langue française. Judoka, Judoca aussi. Non, ça c'est Thierry Ray. Alain Ray qui publie un livre fort intéressant qui s'appelle Pierre qui roule, n'amasse pas mousse et autres proverbes, illustrés par Granville. C'est l'occasion de rendre hommage à ce dessinateur qui avait publié des dessins illustrant les plus célèbres proverbes français. Et justement, je vais vous demander, avant que nous parlions avec Monsieur Rey, de retrouver un proverbe. Proverbe, évidemment, qui n'est pas le plus connu des proverbes français, ce serait trop facile. Mais un proverbe dont on trouve trace déjà dans le Don Quichotte de Cervantes, ah. traduit en français, au moment où, justement... Une dame et sa nièce demandent à Don Quichotte de renoncer à ses tentatives chevaleresques et querelleuses. Quel proverbe dit la mère à Don Quichotte à ce moment précis Qui fait le malin va dans le ravin. C'est pas mal, c'est le sens. Ah, c'est ça. C'est le sens. Qui fait le malin va dans le ravin, c'est quasi le sens. Qui veut aller loin ménage sa monture. C'est pas bête non plus, mais ce n'est pas ça. Qui va à la chasse, perd sa place. Ça pourrait, c'est pas loin, on se rapproche, mais ce n'est pas on ça. On peut pas être au four et au moulin. <rire> c'est pas mal pour Don Quichotte, mais ouais. ce n'est pas ça. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, ma femme, elle est trempée. Non, non, non. <rire> Non, c'est évidemment pour, on va dire, calmer les ardeurs de Don Quichotte, qui a une ambition excessive, ah, oui. voyez Celui qui veut tout n'a rien, c'est ça, le, le sens et le proverbe C'est pas mal, c'est même ça a même un peu plus loin que ça, mais vous avez raison, celui qui veut tout n'a rien, c'est quasi ce sens. Ouais. Contente-toi de peu Oui, mais alors ça, c'est pas tout à fait un proverbe. Ah, ça, ah oui, oui c'est bon, t'es bon, beau, ça, proverbe, <rire> Contente-toi de peu. Euh, ouais. C'est un court <rire> proverbe. Ouais. C'est pas celui qui dit. Regarde euh... ta queue. Contente-toi de peu. <rire> alors... ah, euh, là, là c'est un proverbe. Ça c'est bien. <rire> Vous voulez que je mette les points sur les i C'est pas un proverbe, c'est un constat, ça, Pierre. <rire> ça commence par qui euh... Ah oui. On qui... peut même dire qui va. Qui va euh... Qui va euh... Qui va Piano, vasano Non. Qui va doucement va sur moi. Qui va doucement va sur moi. Qui va la chasse perdre sa place. Qui va oh. la chasse sa place. Qui va trop qui... vite Non, c'est pas trop vite. Qui, qui va pète être trop, trop vite. vite Non, écoutez, Monsieur Gazan. Écoutez, je cherche. Je vous signale que j'ai Monsieur Ray qui nous écoute tout de même. Ah ben justement. Ah, oui, justement. C'est bien de le préciser, Monsieur Ruquier. C'est aux éditions BNF à Ray. Ah Rennes. oui. Alain oui. Rey commente les proverbes de Granville. Il vous reste 30 secondes. Qui va qui va, qui va trop haut, euh, tombe très bas. Non. Ah. Qui avale une noix de côte doit avoir confiance en son anus. <rire> c'est un truc... Euh... Ah il oui. y en a une sorti. pour vous, il y a un proverbe pour vous, monsieur Perroni. Ça va être la picole à tous euh, les coups. Qui casse les verres les paye. Oh bah oui, ah, c'est connu. C'est la base. Ah, vous connaissiez ce bah proverbe oui. Mets ton manteau comme vient le vent. Moine qui demande pour Dieu, demande pour deux. Oh, c'est joli. Alors écoutez, simple. je vais vous donner la réponse. Ah bon Et ça va être 300 euros pour Virginie Donada, qui habite le pèlerin. À moins que Monsieur Alain Rey nous donne lui-même la réponse. Monsieur Rey, bonjour. Bonjour. Alors le mmh. proverbe, vous, vous, vous l'avez écrit votre livre, hein, vous le savez, hein, et, et vous allez pouvoir me le dire à mes grosses têtes. Ah, moi, je, je propose celui-ci, mais je ne suis pas sûr que c'est ça auquel vous pensez, qui veut être riche en un an au bout de six mois et pendu. Ah non, ce n'est pas, pas celui-là. Pas... Vous devriez lire votre livre. Euh, <rire> euh, celui-là, il vient bien de la traduction de Don Quichotte. Bon, ça veut dire que dans Cervantes, il y a beaucoup de proverbes, c'est vrai. C'est « Qui va chercher de la laine revient tondu ». Absolument. Alors ça, c'est le mouton. C'est très bien de, de choisir ça parce que Grandville, vous savez, c'est un, un type étonnant euh, qui décrit les faiblesses de l'espèce humaine et la société de son temps. En souvent en dessinant des personnages qui ont des têtes d'animaux. Et voilà, c'est dans Don Quichotte qu'on lit pour la première fois, enfin dans la traduction en tout cas, qu'on lit pour la première fois ce proverbe « Qui va chercher de la laine revient-tour-du ». C'est vous qui me l'expliquiez dans votre livre quand même, à monsieur Oui, oui, oui euh, monsieur ben, Don Quichotte R. et Sancho Panza sont des sources formidables de proverbes parce que qu'au XVIIe siècle en Espagne, c'était très florissant alors que j'essaie de le dire dans ma préface le, le proverbe il a un peu mauvaise presse aujourd'hui, on trouve que c'est ringard et connard, alors qu'en ouais. réalité ouais. c'est quand même la sagesse des nations, comme on disait, c'est une sagesse parfois un peu en, en arrière, un <rire> petit ouais. peu euh, machiste, etc. Mais euh, c'est assez rigolo dans les formulations. Il y a un proverbe sur lequel vraiment euh, j'aimerais qu'on s'arrête juste euh, 30 secondes, parce que alors, il est d'actualité, moi j'ignorais en cette période où on parle beaucoup de harcèlement sexuel, euh, d'exagération de, de, de, de, de, masculine sur la jambe féminine. J'ignorais que le proverbe « jeu de main, jeu de vilain » signifiait justement que ah, les sais, hommes moi. avaient des mains trop baladeuses. Ah tout à fait, c'est parfaitement oh. sexuel. Oui, oui, oui, oui. Ah oui, <rire> alors, mais non, on dit ça quand on se chamaille. Euh... Eh bien non, c'est pas quand on ouais. se chamaille. Ouais. « ouais. Jeu de main, jeu de villa » est un proverbe étonnamment d'actualité en ouais, ce absolument. moment. Oui, oui, oui. Très joli dessin que vous commentez, vous commentez, et vous expliquez surtout les origines des proverbes, comme par exemple ce proverbe qui vient du Poitou. C'est Jean-Pierre Raffarin qui, évidemment, a inspiré ce joli proverbe Le bossu ne voit pas sa bosse, mais voit celle de son confrère. <rire> Merci, monsieur Alaret. RTN, les grosses têtes de l'été, Laurent Requier. Juste avant l'arrivée de l'étape du Tour de France, retrouvez le cycliste le plus combatif du jour avec le prix Antargas de la combativité. Et après... C'est déjà la troisième démarque des soldes chez Carrefour, avec 70% de remise immédiate sur tous les articles textiles déjà soldés. Alors avec ma fille, on n'a pas hésité Oh ben oui, à moins 70%. Résultat des courses Même mon mari a tenu à nous accompagner. C'est génial, non C'est la troisième démarque des soldes chez Carrefour. Aujourd'hui, il y a 70% de remise immédiate sur tous les articles textiles déjà soldés. Carrefour. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Magasin participant sur carrefour.fr.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 Bon évidemment vous connaissez la musique, ce sont les grosses têtes, les grosses têtes de l'été même avec Laurent Ruquier, le best-of. Alors retour le 24 novembre 2017, autour de Laurent ce jour-là, il y avait un autre Laurent, Baffi celui-ci, Roselyne Bachelot, Gérard Gignot, Jean-Jacques Perroni, Philippe Manœuvre et Bernard Mabille. Une question pour Madame Magali Charu, qui habite... Euh, oui oh <rire> qui ne faut jamais mettre avant l'hébreu. Évidemment. Oui, évidemment. Elle habite hors dans en Essonne, magali euh, Charu. Oui. Et je voudrais vous demander <rire> ce que l'on doit au pasteur Horst Kastner, dont on reparle régulièrement et particulièrement cette semaine. Un bouquin Non. En quelle année tout ça Oh, euh, En quelle année, je vais vous dire exactement en 1954. Les crottons au chocolat. D'ailleurs, je vais vous dire ce qu'on lui doit vraiment, si vraiment on, on fait le calcul, on lui doit plutôt en 53. Mais euh, voilà, on a, on en parle en 1953, il a créé, il a fait chose. quelque chose en 1953. Il, il a inventé quelque chose. Une chaussure. Ouais. Une, chaussure. Ouais. une chaussure, le pasteur Horst Kastner, quelle chaussure Peut-être la Doc Martens, il y a quelqu'un qui avait inventé cette semaine. Oui, il a euh... l'eau boutin. Non, c'est pas... pas ça. Non, il, il a inventé, inventé un mouvement. Oui, oui, oui. Il les est français, choses. ce Horst Kastner Alors, il est français, non. Ah. Il, est allemand. il est allemand. Il est allemand. C'est une fête. Hein. Une fête. Non. Il a réenvahi la Pologne. Non, c'est politique. Il a, il a inventé la choucroute. Non plus. C'est politique. Ah, oh, c'est politique. Je vous le confirme, ah Monsieur Junio. Il a dessiné le mur de Berlin. Non plus. Il a inventé le poste de chancelier. Non. C'est plutôt positif. Ou il, il a, a créé été? un parti. Oh non, il n'a pas créé de parti. Le pasteur Horst Kassner a fait quelque chose en cinq ans. Ça concerne l'Europe. Ça concerne l'Europe. Oui, Monsieur. Il a inventé le drapeau. Oh, il n'a pas inventé le drapeau, non. Non. Alors, il est allemand, le pasteur Horst. Kastner, et, et, et on en parle encore dans la presse. C'est euh, un hymne C'est un rapport avec Merkel Oui. Ah, c'est le père de Merkel Excellente réponse de Bernard Manier Waouh C'est le père d'Angela Merkel. C'est lui qui a inventé la saucisse. <rire> le pasteur Ernst Kastner la était mère. le papa assez austère, paraît-il. On l'appelle ah, austère. Euh, Angela Kastner. Alors elle est née. On a le de l'Est. Exactement. Oui. Elle, elle est née en 54. Donc j'en déduis qu'effectivement il est en juillet 54. Oui. Donc il a fait ça en 53, ça paraît. Ça paraît logique. À très moins qu'elle qu qu soit, qu qu soit prématurée. Ah voilà, à moins qu'elle fût vraiment en avance sur son âge, Madame. Ouais, Mme Ma ouais. Merkel, hum. mais normalement en 53, le pasteur a fait, ben elle a fait une petite Angela, quoi, c'est mignon. Ah oh, oh, c'est mignon. Oh. de grossesse. Elle est née, elle pesait 19 kg <rire> C'est la mère qui a du, du mal à la sortir, hein, parce que disons, non, elle, est, elle était, était mise quelque chose, euh, jeune. Vous, vous pouvez parler, vous monsieur, quoi Non hum. parce qu'on l'a vue en photo à hum. poil, Angela hum. Merkel, elle est, elle est, pas mal du tout, ouais. elle était très mannequin. Il a très pas un de C'est peu le drame des femmes, c'est que ça vieillit mal, quoi. <rire> non mais regardez-moi là la... L'Apollo, c'est tu à Non mais franchement, je... vous n'avez pas honte, Bernard. Non, pas honte à... Je me venge. Elles m'en ont fait tellement baver que je me venge. Elle a des soucis là avec son, ouais. avec son drapeau jamaïcain là. Elle ouais. y croyait, puis finalement, ça se fait pas, hein, voyez. Elle va peut-être se débarrasser justement des libéraux là. À vous pensez Mais ce qui est fou, c'est que... Personne sait comment il s'appelle le Président de la République Steinmeier. Oui, on s'en fout complètement. Ah bah Madame Bachot le sait Ah oui, personne ne le sait Vous l'avez rencontré, vous, tapé. Euh... Angela Merkel Oui, Ah oui, je l'ai rencontré à Bayreuth, c'était formidable. Jonas Kaufmann, que vous avez reçu, le chantait. Ténor. Et euh, elle était dans un tel état d'émotion, j'étais à côté d'elle. Tout d'un coup, je sens une main qui serre la mienne, oh, c'était oh Angela Merkel. Oh c'était pas, pas Pierre Non, c'était pas Pierre Jox Oh, qui était ah, derrière. Elle vous a serré la main comme ça. Ah, de, de... Et elle pleurait à chaud de larmes. Oh la va. A... Ah. Elle avait vu une photo d'elle. <rire> Mais non, j'avais dit ensuite à Jonas Kaufmann, j'avais dit, vous savez, à mon avis, les Grecs devraient vous embaucher pour renégocier la dette ah parce ouais. que vous, vous êtes le seul à pouvoir faire pleurer Angela Merkel. Oh, elle pleurait pendant l'opéra. Ah ouais, c'est incroyable. J'étais amoureux d'une Ça vous est arrivé de pleurer pendant un concert de rock, monsieur Manœuvre Pas vraiment. Non, non, non, non, non. Quand il y a des grenades lacrymogènes. lacrymogène. Bon. <rire> <rire> Moi, j'ai pleuré c'était chez là sur scène. <rire> Moi ah ouais, j'avais quitté la ville. RTL, première radio de France. 55% des cambriolages ont lieu entre 14h et 17h à la vue de tous. Alors n'attendez pas qu'il soit trop tard et contactez Vérissure pour protéger ceux qui compte vraiment. Verysure, expert des alarmes avec protection 24h sur 24. RTL, il est 17h. <rire> Un point sur l'actualité avec Alice Moreno. Alexandre Benalla, licencié par l'Elysée et placé en garde à vue le 1er mai il avait frappé un jeune manifestant au sol, il portait un casque et un brassard de policiers, un gendarme qui l'accompagnait, Vincent Cras, et lui aussi gardé à vue trois policiers sont quant à eux suspendus, ils sont soupçonnés d'avoir transmis les images où l'on voit Alexandre Benalla commettre ces violences alors on reviendra évidemment sur cette affaire Benalla dans RTL Soir avec vous Vincent Parisot. bonsoir. Oui, bonsoir, évidemment on va y revenir puisqu'après l'emballement médiatique et politique d'hier il y a cet emballement judiciaire qui fait beaucoup réagir à l'Assemblée nationale où les appels à la démission du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb notamment, se multiplient alors on sera euh, tout à l'heure à 18h20 avec le numéro 2 du Rassemblement National le mouvement de Marine Le Pen, on sera donc avec Nicolas Bay et on lui demandera si le, le parti de, de Madame Le Pen entend s'associer à la France Insoumise hein, qui euh, veut déposer une motion de censure et puis évidemment plus généralement ses réactions euh, sur euh, cette affaire Benalla euh, dont on a sans doute pas fini de parler, en tout cas on va largement y revenir tout à l'heure, dès 18h à 18h20 avec Nicolas Bay et ensuite après euh, 19h avec les polémistes dans Refait le Monde, à tout à l'heure Merci Vincent, rendez-vous donc dès 18h dans RTL Soir et le Premier ministre Edouard Philippe réclamé à l'Assemblée pour s'expliquer sur cette affaire ne compte rien changer à son agenda, il est en ce moment sur la route du Tour de France, il devrait s'exprimer devant la presse après l'arrivée de l'étape du jour prévue à 17h30 à Valence. Tariq Ramadan devra bien répondre des accusations de viol qui pèsent Sur lui, l'intellectuel avait demandé l'annulation de ses mises en examen. Demande rejetée aujourd'hui par les juges d'instruction. Attaque au couteau dans un bus en Allemagne, ça s'est passé cet après-midi dans la ville de Lübeck, dans le nord du pays. Selon les informations de notre correspondante Blandine 1100, une douzaine de personnes sont légèrement blessées, deux gravement. L'auteur de l'attaque a été rapidement arrêté, quelques minutes seulement après les faits. Vous êtes nombreux à prendre la route en cette fin de journée, c'est le début d'un grand week-end de départ en vacances, Bison Futé classe la journée en orange, dans le sens des départs ce sera rouge demain, Mathilde Bénézet, dans certaines zones c'est déjà très compliqué de circuler. Oui, il y a toujours beaucoup de monde sur l'autoroute A6, la situation s'améliore, l'accident qui se situe à la hauteur de Chalon est terminé attention, on compte toujours plus de 10 km de bouchons dans le secteur, dans l'autre sens, direction Paris, entre Mâcon et Chalon-sur-Saône, vous avez signalé une autre complication, le trafic est tout perturbé sur 6 km mais la bonne nouvelle c'est que cet accident est lui aussi terminé de la patience il en faudra également pour ceux qui souhaitent rejoindre l'Italie par le tunnel du Mont Blanc 45 minutes d'attente à l'heure actuelle merci beaucoup radio guide signé Mathilde Beneze on part maintenant sur la route du tour RTL Tour de France 2018 13e étape du tour aujourd'hui, on retrouve sur place Christian Olivier. Les coureurs doivent arriver à Valence d'ici une demi-heure. Oui, exactement. Ils sont cuits, ils sont rôtis. Dans la fournaise du département de la Drôme, les coureurs du Tour de France, les rescapés du Tour de France, et l'échappée sera terminée dans quelques instants puisqu'à 24 km, encore 24 km de l'arrivée, les quatre m'échappés eh bien, insistent plus ou moins avec de quelques tentatives, mais qui sont vouées à l'échec actuellement sous nos yeux, puisque désormais, moins de 20 secondes On sépare les coureurs échappés et euh, le peloton maillot jaune. On rappelle les noms des héros du jour. Thomas euh, Tom Sculli, le Néo-Zélandais. Michael Cher le Suisse. Euh, Thomas Degent le Belge. Et euh, Dimitri euh, Klaes, le coureur belge de la formation. Cofidis, le peloton va revenir dans un instant. Nicolas Georgerot. Oui, effectivement, sous euh, l'action, notamment, de la formation euh, FDJ. Le groupe FDJ de, de Ardonemar, qui a pris ses responsabilités depuis maintenant euh, quelques kilomètres et qui assure ce tempo euh, aux avant-postes euh, du peloton pour revenir Sur les échappés, effectivement, il ne reste plus que deux devant Cher et Scully, puisque Terrent et Clay ont bien compris que le peloton allait revenir d'ici maintenant quelques instants et que ça ne servait à rien de perdre inutilement des efforts dans cette bataille. Le coureur BMC, donc Cher, qui insiste, ça n'ira pas très très loin. 23 km, 400 encore. Attention donc à une arrivée. Peut-être, mais peut-être seulement au sprint pour euh, les favoris. Le maillot vert Peter Sagan, Christophe, pourquoi pas Arnaud Demar, bien sûr le Français, de Gencol, le coureur allemand. Mais une arrivée tourmentée, assez dangereuse. Il va falloir surveiller à la loupe avec de nombreux virages et avec des pièges et des euh, routes assez étroites ici même à Valence. Une arrivée programmée euh, aux alentours de 17h30 et à suivre bien évidemment sur l'antenne de RTL. Merci beaucoup Christian, Olivier Nicolas, Georges Oro sur la route du tour pour RTL. Le temps avec toujours cette alerte orange aux orages. 19 départements sont concernés en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie. Ils peuvent être accompagnés d'averses de grêle et de vents violents. Demain matin, ce sera ensoleillé sur la plupart des régions, sauf sur le massif du Jura où là encore des orages pourraient éclater. Les températures seront comprises entre 17 et 29 degrés. RTL 17h05, vous retrouvez les grosses têtes de l'été de Laurent Ruquier. Et c'est reparti pour encore une heure jusqu'à 18h. Les grosses têtes de l'été, Laurent Ruquier, c'est le best-of. On repart en 2017. Il y avait aux côtés de Laurent ce jour-là un autre Laurent, Laurent Dutch, Stéphane Plaza, Christina Cordula, Jean-Philippe Janssen, Ariel Dombal, Philippe Manœuvre. Et ils étaient en pleine forme. Une question historique pour mode Samaritano qui habite Riss-Orangis. C'est vrai que les questions sont euh, euh, régulièrement liées à l'actualité, Monsieur Deutsch. Voilà pourquoi effectivement, quand on a entendu tout le week-end que les passagers de la gare Montparnasse étaient redirigés vers la gare euh, d'Austerlitz je me suis dit tiens, faut poser une question sur Austerlitz Gare d'Austerlitz qui s'est appelée d'ailleurs précédemment, vous savez ça, Monsieur Laurent Deutsch euh, attendez, est... Station Non non non, c'était quoi C'est pas la gare d'Orléans. Gare d'Orléans. Oui. Bravo. Bon bah écoutez, ça c'était pas la question, mais c'est déjà une bonne réponse. Non, mais à dire par rapport à la à Montparnasse, que moi j'y étais la veille à Montparnasse et ils annonçaient les travaux quand même. Et, et ça sentait un peu le gros truc. Quoi. Ah bah nous effectivement, dans le train entre Rennes et Paris, on nous a dit 18 fois, aucun train ne rentre et ne sort plus de la gare Montparnasse. On se disait mais on va jamais revenir. <rire> J'étais en garde du Mans, j'ai failli appeler Stevie. En plus, il a déjà conduit un TGV tout seul, il nous l'a raconté. Alors, je me suis dit mais bon, finalement j'ai pas réussi à le joindre. Mais ma question porte donc sur la bataille d'Austerlitz, puisque c'est vrai qu'on a donné à cette gare Le nom du quartier, hein, il s'appelait effectivement Garde d'Orléans dans un premier temps. Puis on lui a donné le nom de cette victoire napoléonienne. Napoléonien. Puisque, je vous le rappelle, cher Jean-Philippe c'est une victoire Austerlitz. Une victoire Napoléon. de Napoléon. l'a même appelée la bataille des trois empereurs, la bataille d'Austerlitz. Ah mais il a flingué tout le monde là-bas. Ah oui, ça c'est une belle victoire française, monsieur. <rire> et, et là, je vais vous demander le nom du général russe qui était présent lors de cette bataille d'Austerlitz mais qui fut mis à pied après cette bataille. Momentanément, en tout cas, on lui a retiré ses fonctions à la suite de la bataille d'Austerlitz On l'a écarté de l'armée russe et nommé gouverneur de Kiev. Mais quand même, il est revenu quelques années plus tard pour la fameuse campagne de Russie, où là, il a quand même forcé Napoléon à la retraite et donc il a eu sa revanche. Quel est le nom de ce célèbre général oh. russe pardon. Coutouzov. Koutouzov Excellente oh. réponse de Laurent Dutch oh, Bravo Ouais. Moi j'avais proposé le général d'Ourakine, euh, un petit peu comme ça, au début. Le débotté. général Durakin, c'était pas mal. Ah non mais Kutuzov, vous voyez, ah, c'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un comme le Randotch. Mais, mais oui. Je, je confirme, je confirme. Parce qu'il y a personne qui aurait dit Kutuzov fils. Oh, oh, ouais, bon, J'ai dire... pas lu Tolstoy quand même. <rire> oui. C'est dans Guerre et paix, il parle que de ça là, le fameux père du prince comment Andrei. Le, le, ouais, voilà, le, voilà, le père du ça. prince Andrei, c'est une aspiration mmh. de Kutuzov. Kutuzov Ça là Bah oui, Kutuzov, là, Kutuzov. on allait le susurrer Non mais mais on laisse aussi les nouveaux s'intégrer. Il y a des gens là-bas au bout il a dit bah si c'est Guerre et paix, je vais le lire. c'est ça. C'est de la très grande littérature, Garépès. Ouais. Sublime. Quand il y a trop de pages, je ne lis pas, mais si c'est Garépès. Paix... Vous notez tout ça, hein, Monsieur Jansen. Enfin, bien sûr, mais tu sais, moi, je m'enrichis d'anecdotes de jour en jour chaque fois que je viens ici, et à la fin de l'année, j'ai une petite encyclopédie. <rire> mais tu sais, ils l'ont adapté à la télé, Garépès, ah si oui, tu veux, y jean y a Une très tout. bonne série. où d'ailleurs, c'est Kassovitz qui fait Napoléon. Euh, ben, vous, là, vous le perdez là, parce qu'il va noter là, tout ça. Même... Il... il va rien comprendre. Il va noter. Ouais. Il va arriver chez lui, il va dire. Tu sais que le général euh, Sovitz a, a été démis de ses fonctions à la gare d'Orléans. Parce qu'il a pété. Euh, non, non, faut faire très attention ici. J'ai une question oh, L'autre, elle vient de rire à une citation du début. Non, mais il y a plein de ici, gens qui disent Napoléon, il cherche un bon appart. Euh, pas mal 12h-18h, les grosses têtes de l'été sur RTL. Laurent Ruquier. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. C'est un légume. Non, un fruit. Un légume. Fruit. fruit. Un légume. Fruit. Légume. Fruit. Fruit. Légume. Dès aujourd'hui, la barquette de 500 grammes de tomates rondes en grappe bio Origine France est à 1,49€. C'est ça, un prix bio Intermarché. Et c'est seulement jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 2,98 euros le kilo, issu de l'agriculture biologique. Chez Leroy Merlin, vous garantir le bon achat, on y travaille tous les jours. Alors quand vous nous dites... J'ai envie d'éclairer ma terrasse pour dîner dehors. Mais alors trouver quelque chose de pratique et tendance à la fois, c'est... <rire> on vous répond, profitez de notre applique extérieure. L'aide LACO à seulement 39,90€ Et ça, toute l'année. A la fois puissante, design et garantie 5 ans. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Et à 17h10 sur RTL, c'est l'heure des résultats des courses du jour avec Dominique Cordier. Bonsoir Dominique. Bonsoir Peggy. Les résultats de la 7 e la victoire pour le 5 Atlantide, 12,30€ et 3,70€. Deuxième, le 12, Gascon, 3,90€. Le 10, Ondred, Acre à 2,03€ devant le 2, grès saint et le 15, cash -out. 5, 12, 10, 2, 15, c'est l'arrivée de la 7 C'était un pic 5. L'événement de l'après-midi, vous le savez, c'est la victoire dans la sixième épreuve de l'As Tony Bush, qui n'est autre que le cheval appartenant au champion du monde, Antoine Griezmann, malheureusement absent sur l'hippodrome de Vichy. Les courses continuent sur euh, RTL. Il reste deux courses, deux épreuves sur l'hippodrome de Vichy. Vous en retrouverez les résultats sur le 32-10. Ou sur RTL.fr, rubrique en refait les courses. Vous y trouverez en outre le pronostic pour le quintet de ce soir qui se déroule sur l'hippodrome de Cabourg au trot à 20h15, très précis. Bonne soirée, Peggy. Merci, bonne soirée à vous, Dominique, et à demain. Et pour le moment retour, des grosses têtes de l'été, ce sont les meilleurs moments avec Laurent Ruquet sur RTL jusqu'à 18h. On va fêter les 200 ans de son homologation, puisque effectivement, c'est en avril 1815 que son inventeur a réussi à la rendre officielle. Mais de quoi s'agit-il C'est un objet de la vie quotidienne Oh De la vie quotidienne, on ne peut pas dire, non. Un gros objet Un assez gros objet, Cher oui. Cher, assez cher, je Attendez, pense. Attendez, qu'est-ce que vous appelez gros objet Peut-on le mettre dans une poche Pas oui. du tout. Oh. Ah, on peut pas le soulever Le soulever, je pense que c'est possible, mais ça, ça doit être assez lourd. Ça sert à se transporter Pas du tout. C'est décoratif ça sert... Décoratif. Ah, je dois dire c'est assez joli, mais, mais évidemment, une le, fonction. le but au départ n'est pas décoratif. Une guillotine, c'est vrai que c'est assez une joli. Une guillotine, non. <rire> Ah, si je vous donnais le nom de son inventeur, peut-être que ça pourrait vous aider, mais en même temps, je ne voudrais pas faire perdre 300 euros à, ah à Anne-Marie oui. Bessoz. Ah, c'est une invention ça, Alors oui, lui, il ah. l'a inventé, amélioré il y a 200 ans. Ça porte le nom de, de ah inventeur Ah non, pas du ah tout. Bon. Ah si, c'est-à-dire que euh, l'objet euh, est considéré, euh, si vous voulez, officiel depuis de 200 ans, quand on ajoute à cet objet le nom de son nouvel inventeur derrière. Les toilettes <rire> un, un compteur c'est pas un ascenseur non Recombalusier pas du tout il y a le nom de l'inventeur dans la dans la nouvelle mouture il y a le nom de l'inventeur dedans en fait rajouter. cet objet a été inventé à Londres en 1810 mais c'est en France au mois d'avril 1815 que son véritable inventeur français a soumis cet objet à l'approbation d'une académie qui l'a officialisé ça aide à faciliter ah, la vie euh, euh, c'est un, un instrument de musique ou pas C'est un instrument de musique Isabelle Mergo. Ah bon un xylophone Un xylophone Non, le grand L'accordéon Le glophone. Non non, c'est lourd. C'est pas un accordéon. L accordéon. L accordéon. Accorde, oui. Accorde, oui. Une corde on souffle dedans On ne souffle pas dedans. C'est corde À corde ou un piano Une harpe. Oh, Bonne réponse Isabelle Mergo pas vas encore trouver un carré. Bah si, j'ai fait des ans de harpe. Ah bah alors en la plus c'est pour vous que j'avais choisi cette question. Ah oui mais, oui, mais vous dites répondu. que c'est lourd ça soulève une Ah oui mais c'est bien les grosses têtes on apprend des choses moi je croyais que la harpe c'était ça existait depuis la Renaissance ou bien avant. Et celle-là soulève facilement bah, une oui. heure. Ah oui et la harpe celtique assurance stoïque il avait. Goût. Non mais mais vous avez raison ça ça existe bien avant mais lui il oui. l'a amélioré oui. il y a 200 ans. Sébastien Herard était un fabricant de piano au départ et ensuite euh, il s'est mis à, à fabriquer, à, pas tout à fait à fabriquer, à améliorer oui. l'harpe. C'est le bicentenaire de l'homologation de la harpe Herard. Vous qui en avez joué, vous auriez dû le savoir. Quand euh, je ne savais pas, je pensais que c'était beaucoup plus vieux que ça déjà. Combien de temps vous en avez joué de l'harpe, Karine Ben, j'étais 10 ans conservateur, j'ai fait 5 ans de harpe. Pendant bon, mes j'ai des harpiques. Non, on me pose pas de questions donc j'essaye de me rendre intéressant à terre vous Vous ne connaissez donc pas le nom de Sébastien Errard Oh non, la honte, attends, je crois pas mais... Au secours, elle fait 10 ans de harpe même pas, elle connaît Evard. J'ai fait de la flûte aussi Pas Evard, Errard oui, oh, Elle doit te marquer en est humaine <rire> Vous avez travaillé sur quel genre de harpe sans vous Sans doute celle-là Ah bah voyons. Il y a combien nom. de cordes à une harpe Oh ah. là tiens. Euh, je crois qu'elle en raconte... ah, elle a jamais fait. Allez, je crois qu'elle en aura 50. Des elle n'a près... jamais joué de harpe hein, si, si, mais non, jamais. Euh, peut-être même qu'elle a jamais rencontré un agriculteur. C'est du fonvert. Elle, ouais. elle a <rire> crusté. Elle apparaît <rire> <au> en studio. <rire> si si, elle est euh, Je voilà. dirais entre 50 et 100. 50 et 100 cordes. ça tu te mouilles pas entre 50 et 100. Mais non parce que je regarde le nombre de Oh, elle a rien comme le feu. Genre je joue de l'harpe. Tu te souviens? On les fout cool. ça assez lointain. Ah, ah. Oui, oui, j'ai à peu près. Il y en a je dirais. Il y a sept quoi. Mais non, tu. Euh... Pas du tout. <rire> quoi, ça c'est les poils qui vous restent. <rire> <rire> oh là là! Ouais. Clash. Ouais. <rire> RTL, les grosses têtes de l'été. Nacho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 Decathlon c'est aussi la joie Des sports d'été, des virées en kayak, des randos ensoleillés, de prendre la vague parfaite, de se sentir libre, de se lancer en VTT dans une forêt ombragée, de pouvoir... Ah oui ça on adore En ce moment, profitez des bons plans chez Decathlon, on adore les réductions jusqu'à moins 60% Rendez-vous chez Decathlon Aujourd'hui, pour les 120 ans de casino, c'est le rayon marée qui est à l'honneur dans votre géant. De 17h à 19h pendant les happy hours, bénéficiez de 50% de réduction sur toute la poissonnerie de votre géant. Oui, 50% de remise sur le rayon marée de votre géant. Les 120 minutes du rayon marée, c'est aujourd'hui seulement. Les prix bas, c'est... Yeah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 stock. Série spéciale. offre sous condition de reprise pour Tipo Berlin Tip Top 1 litre 4, détail sur Fiat.fr Fiat Et vous êtes en pleine grosse tête de l'été, vous savez que ce sont les meilleurs moments, du coup c'est 7 jours sur 7, ça ne s'arrête jamais, les mêmes horaires, 16h-18h heures, heures sur RTL, et le meilleur alors ce jour-là, le 17 juin 2015, il y avait autour de Laurent, France-Olivier Gisbert, Fabrice Eboué, Bernard Maby, Karine Lemarchand, Gérard Jugnot et Florian Gazan. Une question pour Solange Blanchet, qui habite Plaisance-du-Gers. À quel aéroport appartient cette devise « Above us, only sky » C'est euh, à, à New York, Ce n'est pas à New York. C'est en Angleterre. C'est en Angleterre. À Londres À Londres. Heathrow, alors non, non. Glasgow. Non. Glasgow, non. Non. Réfléchissez un peu. Évidemment, la devise en question devrait vous Est aider. Est-ce qu'on peut traduire quoi les gens qui pas ça parle d'avion ah, Ça parle pas d'avion. Above us, only sky. Au-dessus au de nous, il n'y a que le ciel. Et ça. Oui, oui ouais, ça devrait ouais. vous rappeler quelque chose. Et c'est la devise d'un aéroport. Lequel C'est une petite ville anglaise. C'est une ville anglaise, oui. Une ville petite... Mais qui est pas en Angleterre. Si si si, si c'est <rire> Gérard, vous connaissez beaucoup de villes anglaises qui non, sont pas en Angleterre. Ah, c'est pas... pour savoir si c'est Edinburgh ou Glasgow. Réfléchissez un peu. Ah, cette oui, phrase, fait fait ça, oui. ça vous dit rien Cette phrase. D'ouvre. Above us only sky. C'est une ou un mec comme ça Non. non. C'est une chanson. Oui. C'est dans une chanson. Oui. Ah, un les Beatles. Pardon, Liverpool. Liverpool. C'est l'aéroport de Liverpool. Et c'est dans quelle chanson C'est des Beatles, Beatles dans laquelle euh... Above us Lucie Lucie Lucie sky. Lucy. the sky. Satisfaction. Mais non, non, non, non. C'est d'ailleurs pas une chanson des Beatles. Paul McCartney, là. Ah. Non, non plus. John Lennon, imagine. C'est évidemment imagine. un verre d'Imagine ah de John oui. Lennon, et c'est la devise de l'aéroport de Liverpool. Bonne réponse collective. Et pourquoi je vous parle de la chanson de John Lennon, oui, pourquoi Imagine Pourquoi pas, ah, Parce qu'il y, y a une affaire. Ils ne peuvent pas chanter en plusieurs langues. Ouais, en, arabe. En, en Corse, dans un village ouais. de Haute-Corse, Prunelli di Morbu, devait avoir lieu une fête de fin d'année de l'école élémentaire mm -hmm. et les enseignantes avaient prévu de faire chanter Imagine aux classes de CM1 et CM2 en cinq langues, soit le français, l'anglais, le corse, l'espagnol et l'arabe, parce qu'il se trouve qu'il y a une forte communauté euh, marocaine dans la petite ville de Prunelli dit euh, Fium Orbu. Et des parents d'élèves ont interdit professeurs... qu'est-ce qu'ils sont con les parents oh, d'élèves C'est sont... une école religieuse Non, parce qu'ils font chanter les nonnes <rire> Les enseignantes ont été bousculées, insultées oh, par certains parents, nul, certains parents, arabe. Hein, pas tous, parce qu'ils ne voulaient pas que leurs, leurs enfants apprennent quelques mots d'arabe pour possible. chanter, imagine, en arabe. Oh, oh, oh. Et c'est vrai que tous les enfants devaient chanter en cinq langues, imagine, en français, en anglais, en corse, en espagnol et en arabe. Alors moi, je me suis dit, on va le faire, nous. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Alors, et pour ah, ça, il n'y euh, a qu'une personne qui pouvait faire ça pour nous, et on, euh, je l'ai appelé tout de suite aujourd'hui. J'ai appelé Eric Logerias. Eric Logerias, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour. Alors, je vous ai mis sur le coup puisque dans cette petite école, on ne pourra pas entendre, imaginons, cinq langues. Hein, je rappelle les cinq langues oui. français, anglais, corse, espagnol et arabe. Est-ce que vous pouvez le faire pour nous, Eric Je vais essayer. On vous encourage dans le <rire> grand studio.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 C'est du vrai. ma tout le verrou, mais tu vas tout tu tout le verrou, il n'y a pas de pays. C'est facile si tu essaies. Aucun enfer au-dessus de nous, au-dessus de nous. Seulement le ciel, above us on the sky. Et voilà, bravo. C'est pas facile, hein c'est pas facile. C'est pas facile. Je comprends finalement qu'ils ont abandonné l'épreuve. Mais oui. En arabe, c'est la vraie traduction. Est-ce que c'était la non, vraie Non, non, vous, avez, vous avez inventé. Totalement. Pour l'arabe, je vous conseille la magnifique version de Khaled. Il a fait une version sublime. Exact, Khaled a chanté, imagine. Ah oui. ah ouais, On ouais. peut chanter cette chanson dans toutes les langues. Toutes Lady, les langues. Ga Lady Gaïa d'ailleurs euh, l'a chantée elle aussi. Heureusement, euh, oui. <rire> tout récemment. Non, non, elle chantait bien, je chantais bien au piano et tout bien. Merci de vous être prêté au jeu, Eric. <rire> Merci à vous. RTL, les grosses têtes de l'été. Laurent Requier. Chérie, devine où on part en vacances. En Bretagne Non, on ah part... Chez ah Netto, vite, c'est l'alerte discount Aujourd'hui, la pastèque rayée est à seulement 1,65€ 1,65€ Les petits prix ne prennent pas de vacances Netto, le discounter qui fait la différence Calibre 5-6, catégorie 1, origine Espagne. Magasin participant sur netto.fr. Conforama, le confort pour tous. Quand on propose moins 50% sur le canapé d'angle à rôle de convertible avec son assise en cuir, soit 799 euros. On pense à tous ceux qui aiment recevoir. Et à vous qui aimez faire des économies. Conforama, jusqu'au 13 août, conditions magasin et sur conforama.fr.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 Alors, sachez que c'est jusqu'au 5 août. Le grand GRTL de l'été, c'est quoi C'est plein de cadeaux, une cascade de cadeaux qui déferle le sur RTL. Vous pouvez repartir, par exemple, avec des MacBooks, vous imaginez, des iPhone 10 Oui, oui, vous avez bien entendu. Des téléviseurs 4K, des voyages d'exception avec Salah Holidays. On vous offre également des week-ends de détente ou encore des chèques d'une valeur de 1000 euros. Et là, vous vous dites, ce serait sympa, ça, quand même, pour les vacances, pour pouvoir en profiter. Bah oui, mais alors, comment on fait Il faut tenter sa chance. Et là, le rendez-vous, c'est dans 30 minutes. Alors vous allez pouvoir gagner soit un séjour d'étente et de divertissement dans l'un des hôtels et casinos du groupe Partouche, soit un chèque d'une valeur de 1000 euros. Alors maintenant, il faut jouer. Dès maintenant au 32-10, là vous nous appelez ou alors vous nous envoyez un SMS. Vous tapez été par SMS et vous envoyez le tout au 74-900. Bonne chance à tous. RTL Tour de France 2018. Et c'est l'heure de retrouver Christian Olivier pour l'arrivée de cette 13e étape à Valence, Christian. RTL Tour de France 2018, le prix Antargas de la combativité. En direct de la 13e étape du Tour de France qui finit de conduire les coureurs du Tour de France de Bourdoison à Valence au total 169 km, commençons en effet par le prix de la combativité qui vient d'être décerné au coureur suisse Michael Cher de la formation BMC 31 ans, passé professionnel en 2007, qui n'a rien gagné, qui en est à sa huitième participation du Tour de France et qui a participé à l'échappée du jour accompagné du néo-zélandais Kelly euh, du Belge de Ghent et de son compatriote Dimitri Claes. Prix de la combativité. Donc, pour Michael Cher, l'arrivée à 2,5 km après ceci. RTL Tour de France 2018, le prix Antargas de la combativité. RTL Tour de France 2018. L'arrivée en direct avec Christian Olivier. Et en compagnie de Nicolas Georgiouro, nous y sommes dans les rues de Valence, dans le département de la Drôme, à 2 km200. Le peloton s'est reconstitué. Une arrivée promise aux sprinters, à moins qu'un puncher dans les derniers mètres puisse tirer son épingle du jeu Nicolas Georgiouro, car cette arrivée est particulièrement sinueuse. Effectivement, dans les petites rues de Valence, avec pour l'instant un peloton qui est en filadienne, ça roule très vite à 2 km de la... Sous la flamme rouge Ce sera une route Qui va légèrement Se cabrer Avec 4 à 5% de, de moyenne Attention Au dernier rond-point Situé à 400 mètres De la ligne ensuite Ce sera à tout droit Donc pour le final De cette étape Et pour l'instant Les coéquipiers De John Degenkolb Le vainqueur à Roubaix L'autre jour Qui sont en tête de peloton Alors on rappelle Qu'il y a beaucoup De sprinteurs, des Spécialistes de l'exercice Qui ont abandonné Renoncé Pas pris le départ Sont blessés On pense à Cavendish On passe à Kittel On passe à Grepel On passe à Giveria également le coureur euh, euh, colombien. J'en ai peut-être même oublié quelques-uns, Nicolas. et Exactement, le double vainqueur euh, d'étape sur ce Tour de France. Vous avez raison de le rappeler. Et il y a donc euh, d'autres coureurs qui vont peut-être euh, pouvoir tirer leur épingle du jeu. On pense pourquoi pas, mais on ne le voit pas. Au maillot vert On pense à Christophe. On pense à De vous l'avez dit, je le répète. Et on pense également au Français Arnaud Demar. Arnaud Demar, ainsi que Christophe Laporte, le coureur coupé pourquoi pas dans ce euh, final. Il faudra aussi surveiller un autre coureur parce qu'il y a ses coéquipiers qui sont en train de venir à l'avant du peloton. C'est euh, Sonic le coéquipier de Vincenzo Di Bali qui a quitté la course ce matin alors que les, la formation Groupe AMA FDJ avec notamment les coéquipiers d'Arnaud Neymar Ludwigson Singledam Philippe Gilbert, je vous parlais d'un puncher. Philippe Gilbert, euh, flamme rouge, dernier kilomètre, vient de prendre une dizaine de mètres sur le peloton. Philippe Gilbert, il est bon dans ce euh, exercice. Philippe Gilbert, il prend 10 mètres, il prend 15 mètres, il prend bientôt 20 mètres. Attention, Philippe Gilbert, c'est un parcours et un final pour lui, Nicolas Georgiou. Exactement, c'était au moment où la pente était le plus dure sous la flamme rouge alors que l'équipe groupable FDJ est en train de revenir avec Garnieris et qui sont les seuls coéquipiers d'Arnaud démarre encore présents qui font tout le travail à l'avant du peloton pour revenir sur Philippe Gilbert le travail effectivement effectué en avant du peloton mais Philippe Gilbert qui aborde l'un des derniers virages 400 mètres de l'arrivée virage sur la gauche pas de chute pour l'instant et c'est tant mieux le peloton qui semble revenir sur Philippe Gilbert oui avec euh, le rond point qui a été passé et ce sera bien un sprint massif Gilbert qui est repris avec maintenant Arnaud Desmar qui est en position qui lance le sprint il y a Christophe dans sa route et il y a est en troisième position Sagan a enclenché, Sagan démarre, démarre à la portée, démarre à la portée. Non, Sagan. J'ai l'impression. Oh, Sagan, Sagan d'une petite roue, d'un boyau devant Christophe peut-être et Démarre en troisième position. Je pense que c'est le trio de cette étape Nicolas Georgiou Exactement. Je pense que pour quelques centimètres, le triple champion du monde, le porteur du maillot vert Peter Sagan l'a emporté pour la troisième fois sur ce Tour de France 2018. Le champion d'Europe Alexandre Christophe, trop juste, donc de quelques centimètres. Et Arnaud Desmar qui a été le premier à lancer le sprint, et eh bien s'est fait déborder à la fois par le Nord et à la fois par le slovaque et qui, a, qui va donc finir sur le troisième de ce sprint ici à Valence. Oh, quel dommage pour lui, pour lui évidemment, euh, l'ami Arnaud démarre. On va attendre la confirmation tout de même car ça s'est joué à très très peu alors que... Ah oh oui, non, c est, c est, il a jeté son, son vélo. Et il a jeté son vélo, Peter Sagan de Slovaque, et il l'emporte de, devant Christophe le Norvégien et troisième Arnaud démarre. C'est le euh, tiercé de tête de cette 13 euh, 13e étape qui conduisait donc les coureurs de Bourdoisan à Valence, 169 km. Victoire d'étape 2. Peter Sagan, euh, qui l'avait euh, emporté, on s'en souvient, à La Roche sur Yon lors de la deuxième étape et qui avait emporté ses maillots jaunes. Peter Sagan remporte donc sa deuxième étape, le porteur du euh, maillot vert, deuxième étape euh, dans ce tour de... Non, il y avait Quimper également. Il y avait Quimper. Il y avait La Roche sur Yon et Quimper. Troisième victoire d'étape pour Peter Sagan. C'est mieux de le dire dans ce sens-là. Troisième victoire d'étape pour Peter Sagan. Le Norvégien Christophe à la deuxième place. Arnaud Demarre troisième. Et au classement général, pas de changement. Le porteur est toujours Thomas Guerent, le coureur gallois, devant Chris et Tom du Moulin. Prochain rendez-vous RTA Tour de France dans le journal de 18h RTL. RTL Radio Guidage. La route des vacances, zéro tracas c'est avec MMA. MMA. Et eh oui parce que vous êtes peut-être sur la route en partance pour les vacances, vous en avez de la chance et on fait un point avec Mathilde Bénézé comment ça se passe Mathilde Alors de la chance la situation se complique sérieusement on a dépassé la barre des 800 km de bouchons cumulés, les automobilistes empruntant l'autoroute du soleil en direction du sud vont devoir s'armer de patience premier ralentissement sur l'autoroute Assis, on signale 4 km de bouchons en direction de Lyon, juste après Beaune, ensuite entre Mâcon et Lyon le trafic est perturbé à cause de fortes pluies on le rappelle Météo France a placé plus de 18 départements du sud-est en vigilance orange pour cause d'orage, prudence donc. Et pour ceux qui souhaitent continuer vers la côte méditerranéenne en empruntant l'A7, le voyage ne sera pas de tout repos. Plus de 30 minutes d'embouteillage sont à prévoir à la hauteur d'Empuis, puis 20 minutes de ralentissement dans la région de Valence. Au total, comptez 35 minutes de plus pour allier Lyon à Orange. Rendez-vous à 18h pour notre prochain Point Route.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 Et pour vous accompagner sur la route des vacances ou tout simplement retour du boulot, on a les grosses têtes avec Laurent Riquet. Ce sont les grosses têtes de l'été, les meilleurs moments jusqu'à 18h sur RTL. Une question pour Jean-Marie Grégorique qui habite Montélimar. Si vous avez lu Libération aujourd'hui, vous saurez répondre à cette question puisqu'il y a quatre pages aujourd'hui dans l'IB, Quatre pages consacrées à ce garçon qui fut le partenaire de David Boll. Mais de qui s'agit-il Vous le savez, monsieur Non, pas du ah, tout. Ça, se... alors, c'est une question pour vous, hein, je vous le dis, monsieur, ah, C'était le producteur Ah, George Young Georges Jung. Jung, Georges Jung. Ah, le frère d'ACDC. Le frère d'ACDC. Euh, l'un des... F... Gigi Kale, -Kal. Comment vous dites Gigi Cocaine. Gigi pas du tout. Ah. C'était le producteur d'un groupe. Alors, là, je vous demande le nom du partenaire de David Bowles, qui a le droit à 4 pages aujourd'hui dans Libération. Il vit toujours ou il est mort Ah non, il vit toujours. En fait, même ses 60 ans, aujourd'hui, et voilà pourquoi Libé lui consacre quatre pages. Et qui est David Boyle Ah Bowles David Bowles, c'était son partenaire. Après, ils se sont séparés, il a fait une carrière solo. Mais, mais partenaire, au... sexuel, ah, partenaire sexuel ou Partenaire sexuel, c'est possible, notez bien. Ils étaient noirs Pas du tout. Pourquoi <rire> <rire> Donc, ils faisait faisaient pas de, de rythme et blues. Alors, alors, leur succès, ça date des années 80, début des années 80, vous voyez. Ah, c'est pas Francky, Jabot Hollywood rhythmix. comment vous dites rhythmix? Rhythmix non. non. Mais c'est un truc comme ça Modern Talking. Non plus. Non. En tout cas, c'est britannique, hein. Ça, soyez-en certains. Duran ah, Duran. Ah, euh, comment vous dites? Duran Duran. Duran Duran, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Bon, bon. Ah, C'est Robin ça, Williams. C'est deux de noms. Ah comme... Bonne et M. Bonne M. Non, pas du tout. <rire> Robin Williams. C'est deux noms semblables. Ah, c'est plus disco, moi. C'est deux noms semblables. <rire> comment ça deux noms semblables? Bah, vous dites Duran Duran, oui, pas mal. Euh... Non, c'est un groupe de l'époque euh, <rire> années quatre Donc euh, bon. Ah, J'ai bon, bon, les rois <rire> du rock aujourd'hui. Laurel <rire> et Hardy. <rire> Ils ont été repris en français ça C'est assez drôle, monsieur Renin. mais ce n'est pas l'auréaire Ont-ils re été repris en français Dépêche-Mode, non, non, mais écoutez, on a monsieur manœuvre, là. <rire> on <rire> devrait quand même avoir une bonne réponse de sa part. C'est euh, un garçon. En plus, vous lisez Libé, normalement Non, pas du tout. Vous lisez pas Libé Non, je le lis plus. Ah, depuis qu'elle orange a frein, il me fatigue. Euh... Si c'est Laurent Joffrin à la gauche, je préfère pas lire Libé. <rire> <rire> on le dire, dire un jour, voilà, c'est fait. On se fait encore des amis, c'est très bien. Vous préférez Jules Geoffrin à la station de métro <rire> oui. Voilà, absolument. Bardé de tubes avec le groupe, je vais pas vous donner le nom du groupe, puis en solo, le chanteur et trésor national anglais fête ses 60 ans et il sort un album de reprise. Un entretien de 4 pages dans Libé aujourd'hui. Elton aujourd John. Little Richard Little Richard, non, non Elton John, non. Les t t pas avec euh, mais, euh, George Michael c'était comment ça s'appelait Les Wam, Les, les, les c'est bien ça Stevie c'est bien essayé en pas tout ça, cas C'était Andrew Ridgeley tu euh, cherches dont tu cherches Est-ce qu'on a emballé ah, non, sur, non, sur, non, sur leur chanson ah, ah ça sûrement sûrement Scorpion Scorpion non. Non, non Les Tobito Les Platers moi l'ai emballé sur les Platers Les ouais. Platers pas les Plators Aïe les avec son soutien d'orge de prétexte Non on Là, on reste avec Bonnet en France on disait les Platers moi j'ai toujours dit les Platers l'américaine Serait Ce serait-ce les tou -tou"? Les Toubitous, <rire> <rire> Je suis en train de préparer le chèque RTL pour Jean-Marie Grégory qui habite Montélimar car là, manifestement, il va toucher un chèque Philippe. de 300 euros. Monsieur Brian. Manœuvre, on vous a pris pour répondre Philippe, aux questions Philippe. rock. Scorpion. Scorpion, Scorpio, non. Bélier <rire> <rire> <rire> En vrai, je connaissais pas bien le nom du groupe, je dois dire. Donovan Je connaissais pas bien le nom du chanteur non plus. Ah bon. Mais quand j'ai écouté la chanson, ça, je peux vous dire que tout le monde la connaît, la chanson. Hein. Bézu Comment vous dites baiser? Donovan Un entretien fleuve c'est écrit, un entretien fleuve pour faire le point. Vous nous mettez sur la route là Pas du tout, c'est ce qui ah est bon. écrit dans ah, Nils, mais... nils Crosby Steel National Nils Non, du oh. tout. Entretien fleuve' c'est le oh. Alors le mieux, c'est peut-être, monsieur Mana, va faire un deuxième test. D'accord. Euh, c'est qu'on vous fasse écouter l'extrait musical. Okay, et là, peut-être que ça va venir. Music, oh. Ah oui, c'est... Euh... Oh, ah. Si, si, je connais ça. Nous, on connaît. Tainted Love donc c'est le No Milk Today non non ah, ça c'est Armand Hermit non. non non non je connais es, que ça t es, t es, t es, t es. vous connaissez ça quand ah, même bah, des oui. années 80 mais oui. mais ouais ouais C'était euh, -ce Soft Cell, le groupe. Le groupe, c'était Soft Cell et le chanteur qui était avec Def Vol, c'était Marc Almond. Almond. Voilà, Marc, Marc Almond, Almond. Almond. Voilà, les amandes salées, Marc Almond. Marc super. Almond. Alors non, là vraiment, Monsieur ben, Ouais, ouais, bah c'est de la pop. Pardon, je suis pas très très, très très fort pop, ça, mais... qui ne revient Qu'est-ce que vous dites ça C'est la version anglaise de Fields il ne ah Non, non c'est pas ça. Non, bah non, bah pas non, bah pas du <rire> tout. Eh ben, alors, eh ben, il a tout piqué parce que ça ressemble vachement, non en Vous trouvez cas, pas, Philippe Écoutez, oui, Mark Raymond, il a beaucoup pompé, c'est sûr, mais <rire> j'ai jamais emballé là-dessus. Arrêtez vos blagues homophobes. <rire> mais là, franchement, non, vous voyez. Eh ben, ça ressemblait vachement. Il a, il a, il a piqué. Hein. Il a pompé. Vous pensez ouais. qu'il a pompé Ah, mais grave. Mais vous avez emballé là-dessus oh Non, Moi, j'ai jamais emballé là-dessus. <rire> tu me diras j'ai jamais emballé beaucoup mais... Oh non, mais. ça a été un énorme tube ça quand ah même oui, oui. Ah bah, écoutez bien Attends regarde <coughs> Ah oui oui oui Franchement monsieur Maddox c'est pas Jack du tout. On coupe ça va, ça va, ça va. au moment où ça allait. Alors bon. Ouais, ça, okay. Okay. Alors ça. Euh, ouais, c'est comme sérieux, en ce moment j'ai un problème de véhicule ah ah Ça oui, fait véhicule. un petit bruit. Et quand je l'emmène chez le garagiste, elle fait plus de bruit, c'est <rire> Voilà. Donc c'est toujours <rire> cool comme ça. Attendez, votre voiture fait un petit oui, bruit. Oui, elle fait clac clac clac clac clac clac clac. A l'arrière. A l'arrière. Et alors oh, il vous l'amène chez le garagiste. Et c'est qu'elle est Et là la garce. Maintenant, Madame Mergon on ne trouve rien. Ok, au revoir. Et vous repartez. Je repars. Clac. Et donc c'est pareil pour la musique. Je pense là. que pour une anecdote pareille, vous pouvez avoir deux pages dans l'IB. Oui. <rire> bah c'est les 60 ans de Marc Almond. Oh Il y a quand même quatre pages, monsieur Manovre voilà. Bah oui, mais ça mérite suis... pas. Moi je mérite... suis content pour lui. Non, non, mais c'est super, c'est bien. Mais vous êtes tout, tout nouveau, Philippe. Vous oui. pourriez faire un petit effort et travailler un petit peu. <rire> vous voulez dire... <rire> histoire de vous faire bien voir quand on démarre. On a tous travaillé au début. Ah ouais. là, après, Walou hein. <rire> 300 euros pour un auditeur, en tout cas.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 Le grand jeu RTL de l'été. Et on joue aujourd'hui avec Mylène. Bonjour Mylène. Oui, bonjour Peggy. Vous nous appelez du gare Oui. Et alors Alès à Alès et, <rire> et Et Lucie au standard me dit, elle rentre de vacances. Alors je lui dis, mais elle est rentrée oui. il y a quelques jours. Non, non, là, à l'instant, là, elle rentre, tout joue juste de ah. vacances. C'est ça Ah oui, oui, tout juste, tout juste, c'est ça Peggy, oui, oui. Donc vous étiez sur la route dans les bouchons, ou ça a bien roulé, vous étiez... Non, euh, non, on est... Non, non, ça a bien roulé, mais là je crois qu'on est passé au travers bon. euh, Non, non, ça a bien roulé, on était de fond romeux Avec la neuf, hein, mais tout s'est bien passé, nous bon. sommes bien à la maison Et alors je continue <rire> dans les indiscrétions, il paraît que vous repartez dans les Alpes Oui Ah oui, alors cette fois-ci, on va rejoindre notre fille qui est dans les Alpes, hein, bon, à côté bon. de Charmonie, donc euh, voyez, on, on, compte, on continue la montagne. Eh bien vous avez bien raison, profitez-en <rire> bien Mylène. Et en plus, oui. on vous offre un cadeau. Vous êtes à l'antenne, forcément il y a un cadeau à la clé, mais quoi oui, C'est ce qu'on va découvrir. Soit voilà. un séjour, écoutez bien, de détente et de divertissement dans l'un des hôtels et casinos du groupe Partouche, soit ah, oui. un chèque d'une valeur de 1000 euros. Alors il va ah, falloir oui. jouer avec un des ah. animateurs, Stéphanie Loire que vous retrouvez tous les week-ends sur RTL pour le 5 à 7 ou okay. Eric Jean-Jean que vous retrouvez ce week-end pour le Stop ou Encore et le 100% Live on va prendre Stéphanie Loire Stéphanie on découvre ce qu'elle vous offre Bonjour, c'est Stéphanie Loire, voici un gros coup de pouce pour vos vacances. RTL vous offre 1000 euros, 1000 oh euros cash, c'est énorme. Je ne sais pas ce que vous avez prévu d'en faire. Oh Moi, je ferai du shopping ouais. et un voyage. Ah. Bravo en tout cas et félicitations, oh. bel été sur RTL. Oh, super eh, ben hein. voilà, Mylène, oh 1000 euros pour là. vous. Oh ben écoutez, voilà que les vacances se continuent. On est bien d'accord. Comme Stéphanie, vous allez faire du shopping Pourquoi oh, pas là, je, oh Oui, on va voir, pourquoi pas. Mais on va gâter un petit peu autour de nous, là, puisqu'on part en vacances avec mes filles. Donc, c'est le moment de se retrouver en famille et de faire quelques petits écarts. Eh bien, on Grâce est ravi de vous offrir ce non, chèque de 1000 elle. euros. Merci de votre fidélité. On vous embrasse, Mylène. Merci, merci beaucoup. Et bonne vacances. On vous embrasse. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et prochain rendez-vous demain matin avant 9h. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 3210 ou alors en envoyant été par SMS au 74900. Bonne chance. Le grand jeu RTL de l'été. RTL Et on repart avec les grosses têtes. Et si on se faisait une petite valise, celle-ci, c'est celle du 16 mars 2015. Écoutez... <t 'en> La valise. Dans la valise RTL, 1018 euros de place pour le spectacle Le bal des vampires, un week-end dans un hôtel-casino par Voilà tout ce qu'il faudra me répéter dans un instant si nous vous appelons et on va demander à Bérangère un numéro entre C'est l'innocence Bérangère, hmm. c'est la plus jeune d'entre nous. <rire> si c'est vrai et, oui et, et vous allez me donner un numéro au hasard. Le euh, 7. Et c'est une jeune oui. femme qui s'appelle Solange Conrad qui oh. euh, s'est vu ah. désigner le numéro 7. Vous êtes des milliers et des Milliers, évidemment, à vous inscrire par SMS ou sur internet rtl.fr. Par SMS, c'est sur le 74 900 en envoyant le mot valise. Ça sonne chez Solange Conrad. Voilà, on sélectionne une vingtaine de noms à qui on attribue des numéros sur les milliers d'inscrits. Allô, Solange Oui, ouais, qu'est-ce que tu lui veux, Solange <rire> J'ai l'impression qu'elle a décroché qu'elle ne répond pas. Alors, on va refaire est sonner. Muette, Ça sonne chez Solange Allô, Allô ah, Oui, ah, Alors, Solange Oui Bonjour, c'est Laurent Ruquier sur RTL qui vous appelle, Solange. Bonjour Laurent. Bonjour. Oh, oh, oh. Ben, vous m'avez raccroché au nez il n'y a même pas 15 secondes. Ah, j'suis, j'suis désolée, je suis désolée. Je... Ben, ben, vous avez perdu la valise. Mais... Ah, ben... <rire> ah non, il vous reste une deuxième chance quand même. Mais est-ce au moins vous avez noté ce qu'il y a dans la valise RTL Alors je vais vous le dire, enfin j'espère. Alors 1018 euros Oui Euh, deux places pour le spectacle balle des vampires. Ouais. Un week-end euh, hôtel-casino partouche. Ouais. C'est gagné, vous avez gagné la valise RTL. Vous le robot. Eh bien voilà, ben dites donc alors, ça m'a paru bien plus simple que je ne l'imaginais, mais vous êtes intimidé, je sens. Selon. Oui, je suis très, oui, oui, ben oui, en plus je suis au travail, donc... Ah, euh, ah la, la police ah, municipale vous, vous passe le bonjour. La voilà. Police municipale C'est comme un pour 1000 euros de perdre son boulot. <rire> C'est la police municipale de Kingersheim C'est ça. Ah oui, oh puisque ouais. vous êtes là-bas dans le Haut-Rhin, vous avez des collègues euh, policiers avec vous là autour de vous euh, Non, bah, ils sont venus euh, acheter euh, du matériel. Comment ça Du matériel Vous voulez dire de l'alcool ouais. <rire> <rire> Attends, mais, mais, attendez, je ne comprends pas. Vous me dites non, la police est... municipale vous passe le bonjour. Vous voulez dire que vous, voilà. vous, vous, ne travaillez pas dans la police non, municipale non, non, que... ah, pardon. Non, non, pas du tout. Pas ah, mais, dit vous n'êtes pas très en... clair jusqu'à maintenant. Attends. Vous êtes en garde à vue à la police <rire> municipale. <et à rire> c'est ça que vous voulez dire. Qu'est-ce que vous faites vous dans la vie C'est bête -ce que vous vous auriez voulu vous faire la malle, et malheureusement c'est une valise. Alors, je suis assistante commerciale pour une boîte de pays. Je pense qu'elle est agent secrète et qu'on ne peut pas <rire> en parler, <rire> en savoir plus. Je pense qu'elle est bodyguard, mais c'est flippant. Oui, mais qu'est-ce que vous faites à la police, alors Mais c'est la police mais Ils viennent acheter des, des équipements, des vêtements. Voilà ah, ah, Des gilets, par, ah, gilets pare-balles et tout, tout le temps. Vous êtes vendeuse de matraques. Voilà. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps Euh, – Depuis très longtemps. – Depuis voilà. très longtemps. Et vous avez décidé de continuer à écouter RTL et vous avez bien fait, la preuve. Voilà. – Oui, je suis très contente. – oui, oh Bah oui. Vous avez des chouchous ouais. parmi les grosses têtes ?– Tu l'aimes, ton Pierrot ?– Ah, ah, ben... ah voilà, il aime beaucoup, oui, oui. – Ah bon ?– Ah, ah oh, ça vous écorcerait la coup... gueule de dire monsieur Benichou ah, ?– ben, Monsieur Benichou Alors je plaisante. Parce vous que vous, vous de vendez des, ta des tasers ou pas <rire> Non non non non. C'est dommage que pour réveiller Pierre, de temps en temps. Ah oui, bah oui, j'entends je, oui, des petits ronflements. C'est vrai. C'est vrai. <rire> Ouais, J'imagine Solange avec les deux policiers en face d'elle. Il n'y en a qu'un seul. Ah, il y en a il est mignon, il est sympa. Passez-nous -le, le flic qui est en face oui. de vous. Oui, allô Oui, bonjour. Oui. Bonjour, que bonjour vous êtes... monsieur Ruquier. Qu'est-ce que vous êtes venu acheter, vous dites donc Alors, Alors on est venu acheter des habits pour les agents de tranquillité publique de la ville de Kingersheim où on travaille. Donc une coiffe alsacienne, un gros nœud en képi <rire> Et la bouteille de Stade, ah, évidemment. Ah, évidemment, et, évidemment, et évidemment. Et la matraque de Strasbourg. <rire> Dites, vous savez que euh, Solange, que vous avez en face de vous, vient oui. de gagner. Je vous le dis, hein, parce que elle peut payer l'apéro. Elle vient de gagner 1018 euros. Deux places pour aller voir le bal des vampires. Vous êtes célibataire, vous Non, marié. Ah zut. Bon, ah. est-ce qu'elle est mignonne Solange Oui. Ah, ah. Bah, cheveux, moi, je... cheveux longs, grand sourire, oh. fine, euh, ouais. formidable. Oh putain. Non, Madame Bravo, pas dire oh putain comme ça. Ouais. <rire> non, non, je suis un inconditionnel de ça. votre Mais émission également. Mais dis donc, es de la donc... police. <rire> Comment c'est votre petit nom à vous Christophe. Christophe, Christophe de la police municipale. De <rire> Et Solange, on vous applaudit tous les deux. RTL, les grosses têtes de l'été. Laurent Requier. Lidl, partenaire de l'équipe Quickstep pour les produits frais. Allô patron, ils ont vraiment la grosse tête ici. Chez Lidl Comment ça bah eh oui, le melon quoi. Ah très drôle. <rire> ah, si on veut, aujourd'hui et demain, ils font le melon Charentais jaune à 99 centimes. Moins d'un euro le melon Charentais chez Lidl.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 Prix maximum d'une nouvelle Ford K plus 60 70 chevaux, incluant la prime à la conversion de 2000 euros sous condition de reprise d'un véhicule éligible. Offre valable jusqu'au 31 juillet, voire Ford.fr. Tout l'été, retrouvez Christine Kelly sur RTL. Une heure d'interview pour découvrir une personnalité et son imaginaire. Et si Demain, je reçois l'actrice Audrey Lamy pour réinventer sa vie avec des signes. Et si 11h30, 12h30 sur RTL avec Christine Kelly. Et si je vous donnais le programme de votre soirée, rendez-vous tout à l'heure à 18h sur RTL avec toute l'actualité. RTL Soir sera présenté par Vincent Parisot. Et à 18h20, il recevra en invité Nicolas Bay, eurodéputé du Rassemblement National. Et pour le moment, eh bien, on termine cette heure avec un dernier extrait des Grosses Têtes de l'été et Laurent Ruquier. Et parmi les invités, les sociétaires, ce jour-là, il avait Marcella Yacoub. Et vous le savez, les Grosses Têtes aiment se charrier entre elles. <muches> Si, je ne sais pas si vous avez remarqué Elle perd son accent avec nous Elle ah. a moins l'accent qu'au début Ah bah Alors elle est virée ah ouais, <rire> C'est vrai ah ouais. qu'elle perd de son intérêt Elle ah un a une touche d'exotisme Si elle a plus d'accent, il n'y a plus aucun intérêt Comment allez-vous Marcella ah, Très bien, mais malheureusement mon accent il est toujours là Mais non pas du tout On dirait ouais, qu'on ouais, qu les... ouais, qu est au batignol tout d'un coup <rire> Euh, en même temps, euh... il est toujours là. Où est passé le chien eh Ah oui, il a fait Pas la, la, ouais. la chienne. Parce qu'on a interdit l'entrée ici. Non. Oh, non. Mais pourquoi t'es là alors <rire> Ah bon On vous a demandé de ne plus rentrer avec votre chien. Oui. C'est fou. Ça. Vous l'avez donné à qui votre chienne Elle reste. Elle m'attend. Elle pleure C'est triste, oui Elle écoute à la radio en ce moment Oui Il faut lui dire bonjour Bonjour Lola En ce temps-là, elle écrit ses papiers de Elle va hurler à la mort Je peux dire bonjour à Charlie, alors il va déjà lui sinon Bah oui, c'est dégueulasse, il nous écoute aussi Moi je dis bonjour à Colby, comment ça va ma Colby Salut Charlie, mon amoureux Comment ça va ma choupinette Waf quoi mon chéri Je peux dire bonjour au chat aussi « Bonjour Poppers !» Qu'est-ce Vous avez un chat qui s'appelle Poppers C'était l'année d'épée. Avec, avec ch... les chats de race... L'année d'épée, tu aurais pu l'appeler Cassoulet hein. <rire> Qui a dit, et ce sera une citation pour Monsieur Ferron, qui habite Roncq. qui a dit « J'ai choisi de m'éclairer uniquement à la bougie. Il y a quand même un inconvénient, je suis obligé de rouler lentement. <rire> » <rire> J'essaie de comprendre là le... <rire> ouais. Yakmabi qui rit. Alors, je sais pas si soit c'est pas drôle, soit il y a clique à eux. Soit pense... il est très bien payé. Non, je pense c'est lui. Je pense au groupe du Bois de Vincennes qui ont des bougies dans leur camionnette. J'ai voilà. choisi de m'éclairer uniquement à la bougie. Il y a oui. quand même un inconvénient, je suis obligé de rouler lentement. Donc, oui, bon. D'ailleurs, ce que vous venez de dire a un lien avec l'auteur de cette citation, cher Patrick ami. Sébastien. Bonne réponse de Caroline <rire> <rire> qui a dit une assez jolie citation. Il faut la comprendre, mais elle est assez jolie. Faut-il réagir contre la paresse des voies ferrées entre deux passages de train oh, Alors, on oh essaie de la comprendre aussi. Ouais, ah, ben, moi, j'aime beaucoup cette non, phrase. Mais ça ça Alphonse Allais. Non, mais c'est allait. Non, faut-il réagir contre la paresse des voies ferrées entre deux passages de train C'est mort C'est mort, ah oui, ça oh, c'est Ah oui, c'est vrai, je viens de la comprendre et c'est joli. <rire> c'était un oisif C'est hein. c'est qu'elle le dit. Marguerite euh, Est-ce que c'est une femme Ce n'est pas une femme. c'est Jules un... Renard. Jules Renard, non, c'est un, non. un Français. français. J'ai dit que c'était quelqu'un, euh, une citation difficile, donc quelqu'un rarement cité aux grosses têtes, vous l'aurez compris. Un Français. Un Français, oui. Écrivain. Écrivain, pas seulement il a écrit, mais c'est pas l'essentiel de son activité. Il est connu pour autre chose Oui. Ah, Est-ce que, est -ce, que Laurent, est ce que ça vaut la peine que je cherche ou je me repose tout de suite C'est un politique. Je pense que vous connaissez tout de même. Ah, bon. Il peignait aussi. Il peignait aussi. Monet. Pas Monet. Non. Manet Manet, non. Mmh. Renoir. 19e. 19e ou 20e Alors, du 20e, fin 19e, il est né en 1887, mmh. mais essentiellement 20e siècle, puisqu'il est mort en 1968. Cheval, il oh. n'y a pas un mec qui s'appelait Cheval, Cheval Le facteur le Cheval, alors, Cheval, le oui. Cheval. Chagall. Chagall non plus. Broc. <rire> <rire> je, je, je, Broc et des onomatopées, je me Il n'est pas seulement peintre et homme de lettres. Ah. Dessinateur C'est un artiste au sens Cocteau, large. Cocteau Cocteau, non. Il a été sur scène Sur scène, non. non, non. Attendez, quand on est artiste en plus de écrivain et peintre, est-ce que ça veut dire qu'on chante ou qu'on est acteur Non, non, non, c'est une autre forme d'art... Euh, qui n'est pas qui est lié à la peinture mais qui n'est pas de la peinture. Le dessinateur. Dessinateur. Il a fait un peu tout ça aussi. Ah, la sculpture. Plasticien aussi. D'accord. Ouais. Très bien. Il, il a... faisait de l'art contemporain. C'est qu'on appelle l'art contemporain. Plus que de l'art contemporain encore. Ah, Qu'est-ce que c'est ah, Plus de que de l'art. futuriste. l'art futuriste. futuriste. Futuriste, c'est pas le mot. Ah, l'art brut, je dirais. Euh, brut, non. Kandinsky. Breton, non, pas Kandinsky. Non. Non. Euh... Parce qu'il faisait des performances des performances, pas tout à fait, mais je pense qu'il a été peut-être à l'origine du Sur... surréalisme. Oui, ah, du oui. Chant. Marcel ah, Duchamp, oui. bonne réponse ah. de Bernard Mabille. L'idole de Julien Doré ah, ceci, il Marcel Duchamp, surréaliste, dadaïste, on lui doit le fameux Urinoir euh, de allez, Duchamp et, et bien d'autres choses. C'est Duchamp aussi, le fromage hein. Non, <rire> <rire> non, non mais le fameux l h -O -O -Q aussi, euh, c'est ah, Marcel oui, c Duchamp. Vous pouvez citer quelques œuvres de Marcel Duchamp, Marcella ah, Vous l'avez cité déjà, l'Urinoir Oui, ouais. la Pisotière. <rire> rtl première radio de france